وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا تقوا الله حق قاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس تقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا مَبَعْد سَلَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ تَعْلَهُ وَبَرَكَاتُهُ خَيْسَوْا الْإِسْلَمُ Bienvenue donc à une nouvelle séance sur notre série à propos du monothéisme en islam dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et aujourd'hui incha'Allah azza On va parler encore une fois de certains aspects qui vont à l'encontre du monothéisme, du tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on va couvrir, incha'Allah, des parties extrêmement importantes. C'est pour ça que c'est vraiment crucial de bien vous concentrer, bi'ibnillahi subhanahu wa ta'ala. Lors de notre dernière séance, on avait conclu avec le danger de ria, de l'ostentation. On le rappelle, ria, l'ostentation, ça fait partie du shirk mineur du shirk qui est euh, qui est caché shirk ou al khafi euh, même si parfois comme on l'a déjà détaillé la l'ostentation peut bien sûr faire partie de shirk majeur qui serait ici unifier al akbar l'hypocrisie majeure par contre il y a un autre élément une autre situation dans laquelle l'intention va à l'encontre du tawhid et c'est vraiment important de faire cette distinction là il y a « Celui qui a ses actions qui sont pour Allah et pour l'au-delà. »« Lillahi wal-yaoumi » akhir Fait ses œuvres pour Allah et pour la C'est ça ce qu'on appelle quoi le tawhid et le iman. »« On est d'accord là-dessus. »« Il y a celui qui fait ses œuvres par ostentation. »« Ça veut dire qu'il essaye de plaire aux autres, d'attirer la satisfaction, le regard des autres et ainsi de suite. »« Et ça, ça fait partie d'un shirk de façon indiscutable. » Mais il y a une autre situation dans laquelle l'intention va à l'encontre de la bonne intention recommandée ou bien présentée par l'islam. Mais ça ne tombe pas nécessairement dans le domaine de ria, de l'ostentation. C'est autre chose. C'est quoi C'est ce qu'on appelle « al'amalu li dunya ». C'est faire une œuvre avec l'intention de chercher la dunya. œuvrer pour la dunya, pas pour la akhirah okay la distinction ici elle est importante pourquoi est-ce qu'elle est importante les ulama ils disent ar-riyaa iradatu amr l'ostentation c'est lorsqu'une personne elle agit en quête de quoi d'un gain qui serait moral qui est relié comme on a mentionné au regard à la satisfaction l'approbation des autres ou autre chose ça c'est l'ostentation okay Oeuvrer pour la dunya c'est autre chose Comme ils disent ici... C'est quelque chose habituellement de concret. Comme quoi? Elle mêl, l'argent, la richesse. Comme le statut. Elle jah, elle sulta, le pouvoir. Vous comprenez? Est-ce que la distinction entre les deux est claire? Donc, celui qui fait le hadj par exemple. Celui qui fait le hadj qui fait le pèlerinage. Avec l'intention, avec comme motivation d'être respecté par les autres pour que les gens l'appellent c'est le hajj tu es devenu un hajj comment on appelle ça ici? Ria, ostentation mais celui qui fait le hajj pour faire le commerce il va aller au hajj parce que c'est une très bonne opportunité de faire le commerce il va aller comme guide pour le hajj il va montrer aux gens comment vous déplacer à travers ici à euh, Euh, autour de la Kaaba et comment faire les manas et que les rituels, et ainsi de suite, parce qu'il s'y connaît, et ça, c'est son intention. Qu'est-ce qu'on appelle ça Oeuvrer pour la dunya. dunya. C'est clair Est-ce que la, di la distinction entre les deux est claire Donc, pour ce qui est de oeuvrer pour la dunya, ça peut être quelque chose qui est parfois licite, parfois détestable, parfois interdite, parfois même qui peut tomber ici dans... Аш-ширк, како ќе ќе الله би идни Лаји, Субхана Хуа, Тајала. Анна л'инсана, إذا арада би'амалил-акхирати ад-дунья факат, факат ашрака валийсалаву фил-акхирати мин Donc, celui qui fait une œuvre et qui cherche seulement la dunья. C'est important ici, bien sûr, je pense que c'est clair, mais c'est important de le, de le mettre au clair quand même. On parle des actions qui sont faites initialement pour la akhira, parle pas des... il y a des actions qui sont faites pour la dunya, faire le commerce, faire le commerce, l'argent. Aller étudier à l'université, des études qu'on appelle des études euh, par exemple scientifiques, expérimentales ou autre chose, pour devenir médecin, pour devenir ingénieur. Ça c'est une action qui part des fois aller pour la... Elle est faite pour la dunya. Vous comprenez On parle pas de ça. On parle des œuvres qui, initialement, sont là pour la akhira, comme le hajj, comme la salat, comme, comme, comme. Donc, les œuvres qui font partie de, de la religion en tant que ta'a, obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ça, c'est les actions qui sont problématiques dans, dans ce cadre qu'on est en train de couvrir. Alors, si quelqu'un fait une œuvre seulement pour la dunya, qu'est-ce que cette personne-là va avoir dans la akhira Rien du tout. Il faudrait que ça se soit clair. Ok, les ayats sont très clairs là-dessus. Et aussi, c'est quelque chose de logique. Ça s'applique pour quelqu'un qui est musulman, et ça s'applique mimbab et ahoulâ de façon plus prioritaire pour quelqu'un qui est kafir. Si on s'entend que le musulman qui fait une œuvre de la akhira qu'il l'a fait avec l'intention seulement d'avoir la dunya ne va rien avoir dans la akhira, alors c'est encore plus logique et plus évident que le kafir qui fait ses actions pour la dunya. Puisqu'il est kafir qui ne croit pas en que qu'il ne va rien avoir dans l'akhira. Ce qui, en passant, est parmi les réponses, les plusieurs réponses okay, qu'on présente à ceux qui disent « Mais lui, c'est un kafir, mais il a fait beaucoup de bien. » C'est certain que qu'Allah, il va lui donner quelque chose. Il va lui... lui, il mérite. Le n'a plus que plusieurs musulmans. Lui, il a pris en charge des orphelins. Mais c'est un kafir. Le fait que c'est un kafir qui croit pas en la akhira et que ses œuvres étaient pour la dunya, c'est complètement logique qu'il ne va rien avoir dans l'akhira. Parce que même le musulman, s'il fait une œuvre de la akhira, il l'a fait dans la dunya pour la dunya, il ne va rien avoir dans l'akhira. Akhir. La la complètement logique, c'est clair. alors maintenant, qu'allou هو على قسمان ان يريد الدنيا فقط وهو عن الاخره غافل فهذا ليس له في الاخره من نصيب alors comme on a mentionné une oeuvre qui est faite seulement pour la dunia et pas pour l'akhira on est d'accord que la récompense elle est nulle dans la plus encore pire encore dans plusieurs situations dans plusieurs situations on va pas aller dans les détails en parenthèse entre parenthèses OK Il y a certains ulama contemporains, plus modernes, même qui ont écrit sur le tawhid, sur le monothéisme, et ainsi de suite, qui ont pris un peu cette question-là de œuvrer pour la dunya, qui ont parfois exagéré, qui l'ont pris à, à l'extrême. Okay? Mais si on revient à l'ulama, les grands savants, et ainsi de suite, les premiers savants de l'islam, on va trouver qu'ils ont présenté ça de façon un peu différente. Donc, si la personne œuvre seulement pour la dunya, De un, elle ne va rien avoir dans l'akhirah. De deux, c'est important aussi à faire la distinction ici. Si on va aller un peu plus en détail. On fait une distinction entre celui qui fait toutes ses œuvres de l'akhirah, il les fait pour la dounia Qu'est-ce que vous dites à propos d'une telle personne Quelqu'un qui fait toutes ses œuvres pour l'akhirah, il les fait pour la dounia Rien à voir dans l'akhirah. Est-ce qu'on peut dire quelque chose d'autre sur lui? Le... Quelque chose dans la l'avenir peut-être? Quelque chose de plus à propos de lui, à propos d'une telle personne, comment vous jugez quelqu'un comme ça? Bon, ça, ça c'est pas ça c'est pas un mu'min. Comme il dit ici, l'imam Sa'adi, rahimahullah ta'ala, la yasdurou min mu'minin. Okay? Même un mu'min qui a un faible iman va faire des œuvres pour l'akhirah. Va avoir des intentions pour la Si quelqu'un toutes ses actions de la il les fait pour la dunya, ça c'est très évident que ça c'est munafiq. C'est un munafiq, nifaq akbar. Et lui il est dans quoi? Dans le kufr akbar. C'est juste qu'il ne le montre pas. Ok? Donc on est d'accord que quelqu'un comme ça, ça ne peut être que un pur et dur hypocrite munafiq. C'est celui qui fait toutes ses œuvres. Il ne Ça veut dire sans son islam, il est pour la dunya. Il n'est pas pour Allah, il n'est pas pour l'akhirah. La Vous comprenez Il est musulman pour un avantage de la dunya, pas par croyance en l'akhirah. Il ne croit pas en l'akhirah. Il n'espère rien pour l'akhirah. La il ne craint pas l'akhirah. Maintenant, il se peut que quelqu'un qui est mu'min, mais qui est faible dans son iman, qu'il fasse de temps à autre des actions seulement pour la, pour la dunya. OK Et ça, bien sûr, cette personne-là ne va rien avoir dans l'akhirah. Qu'est-ce qu'elle va avoir dans la dunya, ce qu'Allah Azzawada lui a écrit Maintenant, l'autre question, c'est est-ce que c'est interdit de faire ses actions seulement pour la dunya et pas pour l'akhirah Est-ce que c'est interdit de faire nos actions seulement pour la dunya et pas pour l'akhirah Une action, deux actions, quelques... On ne parle pas de toutes les actions. Encore une fois, c'est évident. Celui qui fait toutes ses actions seulement pour la dunya, mais quelqu'un qui fait certaines actions pour la dunya seulement. Des actions qui sont pour la akhira et qu'il fait seulement pour la dunya. Alors, normalement, la règle, c'est que ça, c'est interdit. C'est contraire. Ça, c'est la règle générale. Il y a des exceptions selon certains ulama qu'on va citer dans un petit moment. Pourquoi parce que encore une fois ces actions, leur raison d'être c'est ah, l'akhir leur raison d'être c'est l'akhir et de les gens qui disent amanna et de les gens في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه et de les gens qui disent في الدنيا حسنه وما في الاخره من خلاق parle de ces gens-là qui demandent à Allah quoi dounia hasana ya allah donne moi telle chose ya allah donne moi telle chose ya allah donne moi la richesse ya allah donne moi une maison ya allah donne moi la santé mais il ne demande jamais l'akhir allah azza wa jalla il dit que ça c'est pas des bonnes personnes comment c'est décrit ici dans les ayats dans sourate al-baqara c'est pas décrit de la bonne façon que ça c'est de bonnes personnes vous comprenez c'est pas des personnes que allah azza wa jalla il aime subhanahu wa ta'ala deuxième situation n. Euh, ou bien prenons un exemple comme il mentionne ici donc l'exemple de celui qui fait l'action seulement pour la douille Si quelqu'un il fait le adhan, mais il fait le adhan seulement pour l'argent. Payez-moi, je fais le adhan. Vous me payez pas, je fais pas le le adhan. Ok, on va donner un exemple. Bien sûr, ça peut être extrême, mais ça existe. Il y a de tout dans dans ce monde. Quelqu'un c'est le mot adhan du Masjid. Il est payé pour être présent au moins Ou bien pour être présent, cinq jours semaine. Il a deux jours qui sont congés. Cinq jours semaine, c'est lui le, le mot « Il doit être présent pour faire le « adven » pour les cinq salats. On l'a engagé parce qu'il a une belle voix, une voix qui est haute et ainsi de suite. Le lundi, c'est sa journée qui est « off ». travaille pas, sa journée congé Il n'a pas à se présenter. Il peut aller ailleurs, prier dans un autre masqueur, il est libre. Mais il s'avère qu'il se présente ou bien qu'il est présent pour une raison ou pour une autre. Alors là, on va lui demander, pourrais-tu faire le adhan Parce qu'on préfère que ce soit toi qui fais le adhan, vu que tu as la belle voix et tu connais le système, et ainsi de suite. Alors, il dirait quoi Je ne suis pas payé aujourd'hui, je ne fais pas le adhan. Quel est le hokm de ça Oui. Le fait qu'il refuse, le fait, pas seulement le fait qu'il refuse, le, le fait qu'il refuse ici dans un cadre plus général, qui nous traduit, qui nous démontre c'est quoi son intention pour les haden qu'il faisait. Ça veut dire les haden qu'il faisait, c'est quoi leur hukm C'est pas une question de validité ici, mais question de question de de son intention. Son intention était quoi? Était interdite. Son, son intention était haram. Parce que c'est évident dans ce cas-là qu'il faisait ses athanes avec l'intention seulement pour la dunya, pas pour l'akhirah. Il ne veut rien pour l'akhirah. Il cherche seulement la dunya, ça veut dire On lui donne, il fait. On ne lui donne pas, il ne fait pas. Il n'attend pas de retour auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième cas. Maintenant, si la personne, elle fait l'oeuvre pour la l'akhira, mais elle veut avoir aussi, elle a une petite intention. Il y a un 20% qui suit aussi, qui est, ah, ça va me permettre de gagner certaines choses aussi pour La dounia, ça va me permettre de gagner certaines choses pour la dounia. Alors là les ulama et les cette intention là elle est licite même si là l'idéal ce qui serait encore meilleur, c'est quoi C'est que l'intention elle soit seulement pour l'akhira, que l'intention elle soit seulement pour l'akhira. Alors c'est quoi le dalil comment comment est-ce qu'on peut défendre cela C'est quoi les arguments pour dire qu'on peut faire une œuvre pour la akhira Et avoir un peu, un peu d'intention pour la dunya qui est qui est halal, qui est licite. La réponse c'est que il y a plusieurs et plusieurs hadiths du Prophète ﷺ sur les bienfaits des bonnes œuvres dans cette vie du bas monde. Les bienfaits des bonnes œuvres sur quoi La vie du bas monde. Comme Allah par exemple. Parfois, il nous rend licite de faire certaines bonnes œuvres. Avec une intention. Avec deux intentions pour la dunya. Comme pour ce qui du hadj Il dit subhanahu wa ta'ala Allah Azza wa Jal Il dit dans surat al-Hajj Verset numéro 28 Comme dans les notes de cours ici. Allah subhanahu wa ta'ala Il dit que dans al Ceux qui font le hajj, le pèlerinage ils vont bénéficier de certains manafires, des avantages. Les ulama ils ont dit, c'est quoi ces manafires-là Ça inclut le sacrifice, tant qu'ils vont sacrifier le ils vont manger de la viande. Il y a le tijara, le commerce, ok Donc, les gens, dans le temps, quand ils partaient, la saison de le c'était la saison du commerce. De partout, partout dans le monde, ainsi de suite, les gens amenaient la marchandise pour faire le commerce, et ainsi de suite. Donc, il y a des manafires. Il y a parfois des manafires qui sont... Qui a un caractère qui est moral, ça veut dire c'est pas tangible, c'est pas je vais faire le hadj, je vais faire du commerce en même temps. Non, je vais faire une bonne œuvre et je sais que Allah Azawajalla va me donner quoi le bien dans ce bâmant. Comme pour ce qui est de l'istighfar, implorer le pardon Allah azza wa Allah subhanahu wa dans Allah Azawajalla, Allah سبحانه و تعالى il dit dans surah Nuh, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُ رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. Allah Azawajalla dans cette ayah, il fait le lien entre le estirfa et entre quoi la pluie qui tombe du ciel. Si vous faites le istighfar, nous, salam, il dit à son peuple, faites le istighfar, demandez le pardon d'Allah Azawajallah et Allah subhanahu wa taala va descendre sur vous quoi, la pluie et la richesse et réciproquement ainsi de suite. Aussi, le prophète صلى par exemple, il a dit من سره que celui qui garde ses liens de famille son rahim, rahim c'est les liens de famille Alors parmi parmi la récompense de cela parmi les bienfaits de cela c'est que Allah Azza wa Jalla va lui donner quoi? La richesse, le rizq. Vous comprenez que ça ça ça augmente la richesse dans ad-dunya, c'est ça ce que Allah Azza wa Jalla il donne Subhanahu wa Ta'ala. Très okay. euh, إذا كان لعلماء إذا كان العلم euh, العمل الديني ليس واجبا بأصل الشرع ونفعه متعد للآخرين أو للآخرين Certains ulama, ils m'en sont seuls. Tout ça, c'est des questions okay, sur lesquelles il y a des points de détail. On n'a pas le temps d'aller dans les détails aujourd'hui, de faire un chat détaillé. Ok, Ça, ça demanderait vraiment deux ou trois heures juste pour parler de cette question et ramener les aqoual des ulama, ainsi de suite. Je suis en train de donner ici les lignes directrices de ce que les ulama, ils ont mentionné. Mais sur certaines questions, il y a un peu de khilaf. Parmi ces questions sur lesquelles il y a khilaf, c'est... Est-ce que on peut faire certaines œuvres seulement pour Aduniya Est-ce qu'il y a des exceptions pour certaines œuvres Par exemple, les œuvres dans lesquelles il y a nafun mutaadin. C'est quoi nafun mutaadin C'est que le bénéfice de l'œuvre n'est pas pour moi, il est pour autrui. Lorsque je vais enseigner à quelqu'un le Coran, lorsque je vais enseigner des en à je vais enseigner le Coran à des enfants dans le masjid. Voir Est-ce que ça c'est une bonne œuvre? Non. Walakin en termes d'avantage, c'est qui le gagnant principal? Pas en termes de récompense, en termes d'avantage, c'est qui le gagnant principal? C'est les élèves. Wa donc C'est pas comme salat. Lorsque je fais salat, salat nafila, fait là, j'ai pas à le faire, c'est obligatoire, surrogatoire. Mais salat, elle est pour moi, par moi et pour moi. Lorsque je vais enseigner le Coran. Il y a quelqu'un qui bénéficie de mon œuvre. Ça veut dire initialement, c'est pas mon travail à moi. C'est à lui d'apprendre le Coran. C'est à moi d'apprendre le le Coran. Comprenez. Mais vu qu'il a besoin de quelqu'un pour lui enseigner le Coran, c'est ce qu'on appelle ici din. Je fais une action avec une conséquence des bienfaits qui sont, qui me dépassent, qui vont à l'extérieur. Vous comprenez? Alors quelqu'un dirait « Taïb, mais pourquoi, qu'est-ce qui empêcherait quelqu'un d'enseigner le Coran » N'est-ce pas que le Coran enseigner le Coran, c'est une grande récompense auprès d'Allah Azza wa Jalla, Le prophète sallallahu alayhi wa sallamu dit quoi ?« Khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa Ça c'est évident, il n'y a pas de doute là-dessus. Par contre, regardez ce qu'il y a. C'est que ça, ça demande quoi Que la personne, elle soit dédiée, qu'elle donne de son temps. Et... Ce temps-là qu'elle va sacrifier, peut-être qu'elle va le sacrifier de sa dunya qui est nécessaire à elle. Tout le monde a besoin d'avoir un gagne-pain. Tout le monde. Ça veut dire ce mu'allim de Coran, ce cet enseignant de Coran. Lorsqu'on lui dit viens pour enseigner Coran aux enfants, viens pour enseigner le Coran dans le masjid. Qu'est-ce qu qui lui arrive à lui Lorsque, par exemple, les parents de ces enfants sont en train de faire le commerce, lui il est en train de D'enseigner le Qur'an, na'am, pour l'akhirah. La mais qu'est-ce qu'il est en train de manquer aussi Du commerce, par exemple, de la dunya. Quelqu'un pourrait dire, Taïb, qu'est-ce qui me pousserait à venir pour enseigner à tes enfants, toi, le Qur'an Alors que je pourrais rester chez moi, à la maison, et enseigner le Qur'an à mes enfants, à moi, avoir le hadr d'avoir enseigné le Qur'an, et en plus, ceux qui vont en bénéficier plus, c'est qui C'est mes enfants, au lieu des enfants des autres. Vous voyez Voilà la question ici. Pourquoi Est-ce que ça c'est Ça ouvre une porte d'exception. Comme les ulama ils ont mentionné, c'est parce qu'il y a un nef amutaat dit. Il y a un bénéfice qui me dépasse. C'est communautaire. Collectif de 1. Et de 2. Ce n'est pas obligatoire à l'origine dans la religion d'Allah Azzawajal. Sauf obligation, bien sûr. Si je suis le seul qui peut enseigner le Coran, ça c'est autre chose. Mais s'il y a 100 personnes dans ce village ou dans cette ville qui peuvent enseigner le Coran, quand me demandent à moi, toi viens pour enseigner le Coran. Alors quelqu'un pourrait dire, pourquoi moi et pas Les autres, pourquoi est-ce que les autres vont aller faire le commerce et moi je dois enseigner le Qur'an et devenir plus pauvre que les autres ou bien passer moins de temps avec mes enfants et ainsi de suite. C'est clair, voilà. Donc là on parle des actions qui sont bénéfices qui, qui sont bénéficiaires aux autres et de un et de deux aussi qui ne sont pas obligatoires à l'origine dans la religion dans la zod. Donc on est d'accord qu'on peut pas quoi, on peut pas euh, être, on peut pas demander la dunya pour faire salat, obligatoire, voilà. Comme on l'a dit tout à l'heure, pour ce qui est du Eden, l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, Eden, le fait que lui il soit présent, il soit déjà là, on va lui dire fais le Aden, il dit c'est ma journée congé aujourd'hui. Est-ce que lui il perdrait quelque chose à faire le Eden Non. Donc là il n'a pas d'excuse, vous comprenez. Mais dès qu'il y a des pertes, des sacrifices à faire et que c'est pas obligatoire pour moi de le faire, de sacrifier cela, de un et de deux c'est les autres qui bénéficient de cela. Alors le fait qu'on te prenne Et quand on te met dans cette place, on te donne une certaine obligation ici, certains ulama, ils disent, selon certains ulama, ils disent que il est licite dans ce cas de faire l'action seulement pour la dunya. C'est clair qu'il est licite de faire l'action seulement pour la dunya. Ça, c'est l'opinion de certains ulama. Qu'est-ce qu'ils utilisent ici comme... Même si, bien sûr, OK, regardons, toujours tout le monde s'accorde dans toutes ces situations. Ça, on ne va pas le répéter à mille reprises. Tout le monde s'accorde Que la chose optimale, et meilleure, c'est quoi De faire seulement pour la On est tous d'accord là-dessus. Il a aucun alim qui va dire c'est mieux parfois de faire pour la dunia que de faire pour la akhira. Ça serait du nonsense. Ok Mais on parle pas de ça. On parle de djawaz. Est-ce que c'est licite ou c'est pas Ou ce n'est pas licite Est-ce que c'est interdit C'est pas interdit. Entre autres, ils ont ici le hadith rapporté par l'imam Bukhari, alayhi rahmatullahi taala, Min ashab al-nabi sallallahu alayhi wa sallam marru bima'in fihim ladighun aw salim fa'arad lahum rajulun min ahli hadha al-ma' faqala hal fikum min raqin in fi al-ma'i groupe de compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont, par, qui sont passés par, euh, par comme un groupe une communauté comme un, comme un petit village ou autre chose alors Cette communauté-là, certains ulémas, selon certains chahrawah de hadith, ils disent que ces gens-là n'étaient pas n'étaient pas des musulmans, c'était des kuffar, ok Ils se sont adressés à ses compagnons du prophète sallallahu alaihi wasallam. Ils ont dit :« Sayyidul Qawm, notre chef, le chef de notre tribu, notre la, la personne la plus dignitaire ici. Eh bien, cette personne-là, elle est malade. Est-ce que il y a quelqu'un parmi vous qui sait faire la roquia Rappelez-vous que quand on a parlé de la auparavant. Dans cette série-là, on avait dit que ruqya même les Arabes dans le jahiliya, ils pratiquaient quoi Al-ruqya, mais c'était pas quoi Al-ruqya Donc, al-ruqya ici au sens linguistique, c'est pas la ruqya avec le Coran et la sunna. C'est la ruqya qui est licite, qui est dans la religion d'Allah Azzawaj. Mais dans le temps, il y avait aussi quoi Rukya de de shirk, et jusqu'à aujourd'hui ça existe, même ici en Occident, il y a des gens qui font la roqya, qui ne sont pas musulmans, mais ils font la roqya okay, à travers des paroles de djinn ou de shayatine ou autre chose. Mais eux, ils ont demandé que quelqu'un, est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui peut nous faire la roqya pour notre dignitaire Alors il dit ici, فانطلق رجل منهم لند الصحابه رضي الله عنهم se portée volontaire pour lui faire la ruqya de cela certains ulama ils disent encore une fois que un musulman il peut faire ruqya pour un kafir qui serait malade il peut lui faire la ruqya alors ils disent fa qara bi fathat al kitab ala ala sha'in <'un> fa baria fa ja'a Alors, qu'est-ce qu'il a fait ce sahabi, ce compagnon Eh bien, il a fait la ruqya à cet homme, à ce dignitaire. Et il a pris en retour un animal. On lui a offert un animal en retour. Ça veut dire il a été payé pour faire la ruqya par la Fatiha. C'est clair. Vous voyez si le chahide. Alors, il dit ici... Les sahabas qui étaient avec lui n'étaient pas très confortables avec ça. Ils ont dit quoi Tu as pris de la récompense. Tu as pris une paye en quelque sorte... En retour de quoi De Kitabullah, du livre d'Allah Azzawajal. Tu as été payé pour quoi Réciter Sourate Al-Fatih. Alors, lorsqu'ils sont revenus à, à la madina ils ont raconté cela au prophète Sallallahu Alaihi Wasallam. Qu'est-ce qu'il a dit le prophète wasallam Azzawajal? Il a dit le prophète Sallallahu Alaihi Wasallam « Inna ahakka ma akhaztum alayhi adjuran » Kitabullah. « Que la chose qui mérite le plus, qui serait la plus juste, Pour laquelle vous preniez, vous, pre, vous prendrez, adore une récompense, ça serait quoi? Kitabullah, le livre d'Allah subhanahu wa taala. La logique ici c'est quoi? L'Allah wa Allah taala? Ahlam c'est quoi? La de sens derrière le hadith, Allah taala. Ahlam c'est que est-ce qu'il y a plus véridique, est-ce qu'il y a plus juste que Kitabulah azoad? Est-ce qu'il y a une action plus noble que de réciter la parole d'Allah azoad? Non. Alors? Ça serait la chose qui mériterait le plus, quoi, de prendre une récompense, quelque chose en en retour. Wadah. Okay. Voilà ce hadith, comme on l'a dit. Ce hadith, il est quoi Contextualisé. Il faut le prendre avec plusieurs autres ayats et d'autres hadiths, et ainsi de suite. C'est pas quelqu'un, il va utiliser ce hadith pour dire « Moi, à chaque fois que je vais réciter le Coran, vous me payez. » Parce que Allah. Okay. Ce hadith-là du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, déjà, il est sorti dans un contexte de La et cette roquia est-ce qu'elle était est-ce qu'elle est obligatoire? Est-ce que cet homme-là avait l'obligation de faire la ruqya Non. Donc ça c'est pas une action qui est obligatoire dans ce cas-là. C'est normal que cette personne-là avait le droit de réclamer. Wa lakin comme on a dit certains ulama qu'est-ce qu'ils ont extrait de ce hadith qui pourrait nous rappeler c'était quoi leحكم que certains ulama ils ont pris de ce hadith? C'est de faire action pour la donner. Donc faire l'action seulement pour la douane, si l'action est quoi pas obligatoire. pas obligatoire initialement et que ça bénéficie. ça bénéficie aux autres. Ok, ça veut dire ça. Sa raison d'être c'est les autres, c'est pas moi. Vous voyez, il y a des actions qui ne sont pas obligatoires, mais leur raison d'être, qu'est-ce qui m'a mené à les faire, c'est moi, c'est pas les autres. Je vous donne un autre exemple. Encore une fois. Si moi, ou toi, ou n'importe quelle personne, si je vais enseigner le Coran, je vais enseigner le Coran à d'autres personnes, qu'est-ce que je suis en train de sacrifier ici, lorsque j'enseigne le Coran La moindre des choses, ça veut dire, si on va être ici, on va oublier la dunya, on oublie le commerce, et ainsi de suite, c'est que, ce qui serait meilleur pour moi, si je vais être un peu, comment dire, euh, un peu égoïste, égoïste, dans le bon sens, ici, dans l'amal salih, Ce que moi je préférais faire à ce moment-là, c'est apprendre plus le Coran moi-même, c'est réviser quoi, mon hafz de Coran c'est d'aller chez quelqu'un qui a encore plus de connaissances de Coran que moi au pour lui réciter afin qu'il me corrige plus mon tadjuid et ainsi de suite vous comprenez c'est d'aller lire plus de tafsir de Coran pour le comprendre plus c'est de passer ce temps là à méditer sur le Coran donc ici même en termes de l'arrière donc le fait que je vais enseigner le Coran à ce moment à autrui Ça me sacrifie certains de mes masalih à moi. C'est pour ça, c'est ça le sens ici de quoi Quelque chose qui bénéfique aux autres. Ça veut dire sa raison d'être initial. Par, par contre, si on revient ici à cette question que les ulama, ils, ils ont mentionné comme on l'a dit. C'est l'opinion de certains ulama. C'est n'est pas tous les ulama. C'est une opinion. Personnellement, je ne suis pas convaincu de cette, de cette opinion. Okay? Que même dans les œuvres dans lesquelles il y a il y a un avantage, un bénéfice qui est quoi Qui est aux autres et que c'est pas obligatoire initialement, même dans ce genre de situation, le mot min ne devrait pas être motivé seulement par la, par la dounia? ok? Oui, ça pourrait être que la cause qui t'a amené ici c'est, c'est la dounia. mais tu dois changer ton intention. La différence entre la cause ici, ça veut dire le développement des, euh, comment on peut dire ça, le développement des événements, ce qui m'a mené ici, et entre quoi? Mon intention, maintenant que je suis ici, je dois faire mon intention parce que le mou'min, même celui qui enseigne le Coran, même si on te paye pour enseigner le Coran, n'est-ce pas que tu aimes le Coran, n'est-ce pas que tu aimes la parole d'Allah Azza wa Jal et que tu aimerais que les autres en bénéficient. Encore une fois, le prophète dit quoi Tu veux être parmi ces personnes-là qui sont mentionnées dans le hadith, que ceux qui enseignent le Coran pour Allah Azza wa Jal, c'est le meilleur auprès d'Allah subhanahu wa et parmi les plus belles paroles que j'ai trouvées à ce sujet sur ce genre de questions c'est de façon très précise et bien résumée c'est les paroles d'Ibn Taymiya ta qu'est-ce qu'il dit il dit il y a différence Écoutez bien cela. il dit il y a différence entre celui qui enseigne pour être payé et celui qui est payé pour enseigner et il y a différence entre celui qui fait le pèlerinage pour être payé Et celui qui fait quoi Et celui qui est payé pour pouvoir faire le pèlerinage. le hajj La différence, encore une fois. Différence entre celui qui enseigne le Coran pour être payé. Qu'est-ce qu'il a emmené ici Qu'est-ce qu'il a emmené Pourquoi est-ce qu'il est venu enseigner le Coran C'est l'argent. Lui, il œuvre pour la dunya personne complètement différente, celui qui est payé pourquoi Pour enseigner le Coran. Il cherche à être payé afin qu'il puisse se, dédi se dédier à enseigner le Coran parce que encore une fois, s'il si est payé pour enseigner le Coran, il ne va pas être quoi distrait par d'autres obligations de la vie, de devoir se soucier de comment nourrir sa famille, que je suis pas en train de faire le commerce et ainsi de suite. La même chose pour le Hadj. Le Hadj Comme ils font plusieurs de nos jours, c'est très commun de nos jours les sheikhs qui vont avec des hammadas, des campagnes de hadj. Ok? Souvent, soit le sheikh il est payé, ça veut dire il reçoit de l'argent, un chèque, cash ou autre chose, ou la moindre des choses. Je ne sais pas si ça, ça se fait probablement plus rarement. La moindre des choses, c'est que c'est quoi? C'est qu'il bénéficie d'un Hajj gratuit, c'est ce qui a ici une valeur monétaire. Alors, est-ce que ça, c'est faire ça pour la Dounia ou pas faire ça pour la Dounia? Ça dépend encore une fois de l'intention, de façon plus minutieuse. si il fait le hajj seulement pour quoi Avoir de l'argent. Je n'ai pas le goût d'aller au hajj cette année. J'ai déjà fait mon hajj obligatoire, c'est fatigant, ainsi de suite. Je préfère rester avec ma famille. Mais tu sais quoi, j'ai beaucoup de dettes. Je vais me chercher une campagne qui va me prendre pour le hajj et qui va bien me payer. Ça, c'est faire le hadj pour la dunya. Et entre celui qui dit, j'aimerais tellement aller au hadj, même à chaque année, si je pouvais le faire. Mais ça coûte cher, et j'ai pas l'argent de le faire. Déjà, ça a été difficile pour moi de le faire la première fois. Et là, on lui offre de venir pour faire la campagne de hadj avec nous, tu vas être le shaykh, et inshallah, tout est couvert. Alors là, il dit, alhamdoulilah, c'est bien, je suis payé, là, je peux aller faire le hadj. Là, c'est quoi Faire l'action pour la akhira mais il y a une intention subordonnée secondaire qui est de la dounia ça veut dire la personne lui elle a toujours un certain regard pour le chèque ou pour la paix ou autre chose est-ce que vous voyez la différence entre les deux donc ça c'est parmi les plus belles distinctions que j'ai lu que Imam Ibn Taymiyyah ta il a il a mentionné et bien sûr il y a des indications pour cela il y a des qara'in pour cela il y a des indications qui nous donne une idée vraiment de l'intention véritable de la personne. C'est quoi ces indications Celui qui enseigne, euh, celui qui enseigne Hadith, celui qui enseigne le Coran, celui qui dirige salat tarawih, que, comme certains connus qui travaillent qui qui voyagent à travers le monde et qui vont parfois dans les pays du Golfe, parfois en Occident, ça dépend. Qui paye le plus et ainsi de suite, ok Ça dépend. Alors, si il est payé, si il est payé, si on le paye. Pour être avec nous pour salah tarawih tout ce mois, on le paye de façon raisonnable, normale. Ça c'est complètement logique, tout à fait logique. Surtout si la personne doit voyager et ainsi de suite. Donc, okay, on lui demande ici de sacrifier un mois qui ne passe pas avec sa famille, qui ne fait pas de commerce, qui fait rien du tout. Il va venir ici, rester dans le masjid, réviser le Coran et diriger salah tarawih la nuit. Il n'a pas l'excuse ici d'être en retard ou d'être absent ou autre chose, sauf s'il si est malade. Est-ce que c'est normal d'être payé dans une telle situation Tout à fait normal, ok Donc ici, c'est une certaine... Ce n'est pas une paye pour le récompenser, c'est une certaine compensation ici pour d'autres pertes, ce qui est tout à fait logique. Par, par contre, si la personne, elle prend cela, pas comme une compensation, mais elle, elle prend cela comme un commerce, ça veut dire elle cherche à devenir millionnaire, même si possible à travers cela. Okay Donc, le plus que je peux demander Le plus que je vais demander. Comme c'est arrivé que certains demandent cent mille dollars par nuit de Salah Salahuddin, c'est arrivé ça. Non, aux États-Unis, c'est arrivé 100 dollars pour une seule nuit. Ok, un quelqu'un de les stars là comme ça. Donc, quelqu'un comme ça, est-ce qu'il fait là, est-ce qu'il est, qu est payé pour pouvoir faire la ibada ou bien il fait la ibada pour se faire du cash? C'est très évident ici, vous comprenez, sauf si tu es Ibn Malik, tu es le fils d'un roi et on te demande de, de sacrifier le moulk, de laisser, euh, ok, de, on t'a offert de devenir roi, d'être l'héritier de ton père et tu as dit non je vais être, je vais être de Coran à la place, peut-être on va comprendre que ta valeur ici c'est le sacrifice que tu fais est vraiment spécial, mais à part cela, Ok, donc c'est pour ça que ça c'est des indicateurs très importants à bien connaître surtout de nos jours parce que de nos jours ce entre guillemets ce commerce de la religion il est très présent Ok et les gens ici sont entre deux extrêmes entre l'extrême de ceux qui renient complètement cela et disent non, non tout celui qui fait quelque chose pour Dieu ne doit pas être payé il doit faire pour l'argent ça c'est complètement inconcevable surtout de nos jours donc Dans un monde qui est capitaliste basé sur quoi Sur l'argent. Tu, tu dois payer pour tout. Même pour venir au masjid, tu dois payer. Tu dois payer pour de l'essence, tu dois payer pour des taxes, tu dois payer pour ton auto, pour des choses. C'est complètement inconcevable. Si on applique ça à la lettre, la ba'a d'in, va pas rester d'in. Les dit vont fermer, il y aura pas de salat, il aura rien du tout. Et entre l'extrême de ceux qui disent quoi C'est halal et c'est comme un buffet ouvert, et là, ça devient vraiment un commerce de la religion, ce qui est bien sûr grave. Une autre chose ici, un autre paramètre, une autre indication qui nous aide à distinguer entre celui qui fait ça pour la akhira, et qui est payé pour pouvoir faire ça, et entre celui qui fait ça pour la dunya et qui ne cherche pas la akhira, c'est quoi? C'est le degré de soin que la personne accorde à son travail. Que Être payé pour enseigner Al-Din, par exemple. Parce que la personne, elle a besoin d'être payée pour enseigner Al-Din. Ce n'est aucunement une excuse, aucunement, dans aucun cas, une excuse pour quoi Pour modifier, pour altérer le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. La personne, soit elle est payée pour pouvoir transmettre le message tel quel, ou le moment qu'on la paye, avec condition qu'elle change le message... Qu'elle présente le message de façon quoi différente de ce qu'Allah azawajal l'a révélé et ainsi de suite. Là, ça devient quoi interdit, haram. Soit qu'elle est payée pour enseigner l'islam comme islam, ou bien qu'elle s'abstienne. parce que ça, ce n'est pas enseigner l'islam, c'est enseigner autre chose que l'islam. Vraie? Non. Un peu dans ce sens par exemple, il y a d'autres personnes qui disent que c'est haram, d'autres personnes qui disent Euh, si on prend l'exemple d'un imam à qui on a comme réservé un parking, pour qu'il puisse euh, venir et puis euh, parker sa voiture, c'est pour ça que tu le facilités, aller se préparer pour la tout ça. Non. Et y a d'autres qui vont dire, est-ce que le Président de l'Al-Salam, est-ce qu'il avait comme un sportif pour son animal, c'est c'est pas bien de que c'est c'est halal. De halal. Ça dans le même. Sens. Complètement logique. il comme les uléma ils disent, ça, ça dépend de ça mène ça mène vers quoi ici. L'outil même, euh, si on donne si on donne le spot du parking ici pour le imam afin que le imam, encore une fois, puisse arriver, parce qu'on sait qu'il y a toujours des problèmes de stationnement, et les gens, quelqu'un qui bloque le chemin, ainsi de suite, et quelqu'un qui arrive. Donc, si le spot, il est réservé pour le imam, afin que le imam puisse être à l'heure pour un salat, ça c'est clairement, de façon super évidente, c'est quelque chose de licite, ok Qui, a, qui est en train de, de réfléchir ici, de façon raisonnable, avec son aql qu'Allah lui a accordé, qui va dire non Vous comprenez Le imam oublions même la question ici de d'il religion. Si le imam, il est en retard, qu'est-ce qui arrive au mosolli Bah, il, il va être en retard. Qu'il soit présent à temps ou non, la salat va commencer en retard, ils vont partir en retard, c'est eux les perdants. Vous voyez Donc d'un point de vue ça quelque chose de complètement irrationnel d'un point de vue aql, et d'un point de vue dinn aussi il y a aucun problème avec ça ouais ça et la elle m'a bien sûr après ça si l'intention c'est non l'intention c'est le qui kibr l'arrogance ou taali vouloir être VIP se distinguer c'est clairement haram et si l'intention est entre la personne et entre Allah subhanahu wa taala Maintenant que le prophète صلى الله n'avait pas de lieu réservé pour son animal, qu'y a-t-il de on peut pas faire d'analogie parce que ça, c'est deux choses complètement différentes. Les autos, c'est pas les, c'est pas les, les animaux. Système de, système de, système entre guillemets de stationnement des animaux comme ça existait dans le temps. C'est pas le système de, c'est pas la logique de stationnement des des autos dans un parking de de nos jours. Non, Wallahu llahu a'lam. Très bien, هل حصول اجر الدنيا لمن ارادها تبعا ينقص من اجر الاخره une autre question ici maintenant est-ce que celui qui fait une action pour la akhira et puis pour la dunya son intention sa motivation principale c'est l'akhira et après ça il y a quelque chose pour la dunya comme on a mentionné maintenant celui qui va faire le hadj qui est payé pour le hadj autre chose les ulama ils se posent comme question est-ce que ça diminue le ajr pour Est-ce que ça diminue le de la personne dans l'akhirah Le fait qu'elle veut un peu de dunya, est-ce que ça va diminuer sa récompense auprès d'Allah Azzawajal Alors la réponse, plusieurs ulama, ils disent « Naam, oui ». Ça c'est l'opinion connue chez les ulama, l'opinion probablement prédominante, parce qu'il y a des hadiths qui l'indiquent, entre autres le hadith du prophète Sallallahu Alaihi Wasallam, rapporté par l'imam muslim alayhi rahmatullahi ta'ala. ما من غازيه تغزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمه الا تعجلوا ثلثي اجرهم من الاخره il dit le prophète sallallahu alayhi wasallam que toute ghaziya toute armée qui sort et qui probablement ou bien pas probablement qui bien sûr comme ici on peut comprendre du hadith qui va avoir la victoire qui va gagner dans une bataille et qui revient avec du butin qui gagne du butin ça veut dire les soldats vont prendre des biens des richesses ils ont vaincu leur ennemi vont prendre du butin qu'est-ce qu'il dit le prophète صلى alayhi عليه ils vont perdre deux tiers de leur récompense de la hara la récompense de la hara va quoi diminuer de de deux tiers pourquoi parce qu'il dit allahumma ta'adhalou Ils ont, été, ils ont été récompensés dans l'akhirah. Pour les deux tiers de leur récompense, ils l'ont pris dans l'addonia. Vous comprenez Et il reste un tiers dans l'akhirah. Alors, qu'est-ce que ce hadith nous indique ?« Aladahiri » Si on le prend comme ça au plus simple, qu'est-ce qu'il nous indique ce hadith Que si on prend... Si l'intention... Même si un peu de l'intention est pour l'addonia en bien sûr, comme diminuer... Donc, si on prend quelque chose pour les bonnes oeuvres dans la dunya, ça va diminuer notre récompense dans l'akhirat auprès d'Allah. Si on prend le hadith comme ça. Bien sûr, ici encore une fois, je ne pas entrer dans les détails, les khilafat des ulama, les différents textes, comment les ulama ils expliquent ce genre de hadith ainsi de suite. Parce qu'il y a une autre opinion, juste pour votre information, il y a une autre opinion qui dit que non, même dans cette situation-là, la récompense dans l'akhirat ne va pas ne va pas, quoi, diminuer, même si la personne, elle prend, ok, il semble y avoir des distinctions, tout ça, en préparant ce cours, parce que j'ai parcouru quelques textes, et j'ai même contacté l'un des Masha'ir, pour lui demander quelques questions, mais euh, ça, ça c'est une question pour la dunya, question de faire accent pour la dunya, pour la akhira, ça demande plus de recherche, ok, sur certaines questions un peu plus pointues, pour faire plus de, de euh, comment on peut dire ça, là, De nuances, ok? Là, ça va dans l'avenir, là. Si on a du temps, là, au on va préparer quelque chose de plus détaillé, et parler de ça, là. Mais juste pour euh, votre intérêt, ok? Il semble y avoir, entre autres, une différence, là, au Semble y avoir une différence entre celui qui avait l'intention de prendre de la dunya. Je répète, celui qui avait l'intention de, une intention, 20% dunya. On est toujours dans ce cas de figure où il y a l'intention pour l'akhira, la mais un peu de dunya, ok Donc, toujours ici. 80% akhira, par exemple, 20% dunya. On parle de cette personne-là. Alors, il semble y avoir une différence entre cette personne-là qui a eu son butin, comme le hadith ici, que pour cette personne-là, comme il dit le prophète Sarasim, quoi Ta'adjalou, thoulou, fey ils ont déjà pris les deux tiers de leur récompense. Donc, sa récompense dans la Akhira va être moindre. Il semble y avoir différence entre ce cas et entre le cas de celui qui fait l'action pour la Akhira, seulement 100% pour la Akhira, et que quoi Il va avoir le butin quelqu'un qui sort un soldat qui sort par exemple fils habibilah azoadel veut pas le butin lui il est là pour Allah azoadel le butin il n'y pense même pas mais il a eu la victoire il a le le butin vous comprenez alors ça ça se peut que on peut bien défendre l'opinion des ulamas qui disent que cette personne-là va avoir sa pleine récompense dans l'akhir. Parce qu'il y a des ulamas qui disent que ce hadith qu'on vient de mentionner sur le butin, ils parlent de ceux qui, initialement, ils voulaient un peu déjà la Donc Déjà, il semble y avoir une distinction entre celui qui voulait un peu de dounia et entre celui, non, qui veut juste la akhira, mais qui va avoir la dunya. Ça, c'est de Un. Il semble y avoir une distinction aussi. Encore une fois, tout ça, ça demande un peu plus de recherche, ok, mais je, je me rapproche de ce genre de conclusion. Ça demande seulement de réorganiser un peu les paroles des ulamas là-dessus et ainsi de suite. Il semble y avoir, Wallahu ta'ala a'lam aussi, différence entre celui qui cherche la dunya auprès des gens et celui qui cherche la dunya auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Est-ce que vous voyez la différence entre les deux Celui qui cherche la récompense de la dunya un peu de dunya auprès d'Allah et celui qui cherche un peu de dunya auprès des gens laquelle est pire? auprès des gens vous comprenez? parce que c'est quasiment impossible d'imaginer que l'un de nous ne cherche pas un peu de dunya auprès d'Allah est-ce que Ça arrive à l'être humain de se tourner vers l'azawdil, de faire des douas, plus de salat et ainsi de suite. Lorsque la personne elle souffre de maladie, oui. Alors qu'est-ce que la personne elle cherche un peu ici De la dunya, ok Mais elle la cherche où auprès d'Allah subhanahu wa taala. Et ça c'est pas un mal. C'est pas un mal tant que c'est quoi C'est quoi la condition qui pourrait nous dire C'est pas mal tant que On l'a dit tout à l'heure. Ce n'est pas mal de chercher la dunya auprès d'Allah Azawajel tant que. C'est des actions qui sont non non non obligatoires. Non, non, non. Non. non. Auprès d'Allah Azawajel, ça c'est ça c'est l'autre auprès des gens. Okay. Ce n'est pas mal de chercher la dunya auprès d'Allah Azawajel tant que. <rire> on ne cherche pas juste la dunya. Tant que on ne cherche pas quoi, juste la douia, parce que là, Azadel, si on parle par exemple du douaa et ainsi de suite, wa ida masal insan zurru daa ilay, thumma min minna ma kana ilayhi min qabl wa andadan an parce que parfois Allah Azza wa Jal nous parle de cette personne-là qui quoi, se tourne vers Allah Azza wa Jal dans les situations de détresse. Il y a du mal qui lui arrive, il se tourne vers Allah Azza wa Jal. Dès que Allah Azza wa Jal lui donne ce qu'il voulait, qu'est-ce qu'il fait Il oublie Allah Azza wa Jal. comprenez Son fils, il est malade, il commence à faire salat. Il va au masjid, il fait sadaqa, la maladie, elle part, il revient à la vie normale. Il oublie Allah Azza wa Jal, oublie sadaqa, et ainsi de suite. Est-ce que ça, c'est une bonne personne Pas une bonne personne. Pourquoi Parce que ça, c'est quelqu'un qui a Allah, Il adore Allah Azza wa Jal, mais seulement pour la dunya. cherche pas la akhira. Okay? Donc, ça, c'est mal. Chercher la dunya, même auprès d'Allah Azza wa Jal. Ici, c'est mal. Pourquoi Parce que c'est celui qui cherche seulement la dunya. Mais celui qui fait des bonnes œuvres, et qu'il est fait pour chercher la akhirah auprès d'Allah Azza wa Jall mais aussi la dunya auprès d'Allah Azza wa Jall elle a haraja fi okmal dounsa c'est ça c'est un des mqtadayat al-ubudiyya c'est le simple fait d'être ici quoi un serviteur d'Allah Subhanahu wa Ta'ala parmi les choses les plus étranges c'est que j'ai lu encore une fois sans citer le nom le nom de l'un des euh, l'un des connu ainsi de suite qui a écrit un peu dans qui a écrit qu y a un passage un peu répandu sur cette question-là et qui a dit que ça, ça ça ça tombe dans un shirk. OK donc ça c'est parmi les choses un peu vraiment vraiment étrange que faire une action pour chercher dunya wa akhirah akhirah un peu de de à la faire auprès d'Allah Azza wa Jalla que ça peut être shirk, ça c'est complètement quoi inconcevable min al-ghulu C'est pour ça que comme on dit, même les ulamas, même les savants et ainsi de suite, surtout si ce pas les grands savants, les grands de l'islam, okay? même eux parfois ils ont des paroles qui sont complètement quoi, inconcevables et qui sont contraires au Coran, sunnah du prophète a.s.w. parce que comme on l'a mentionné, il n'y a pas quelqu'un qui est wa a.s, qui est serviteur d'Allah taala et qui ne cherche pas parfois la dounia auprès d'Allah wa c'est pour ça que dans les textes des hadiths, ainsi de suite, ça nous encourage à faire quoi <coughs> ça nous encourage à faire à garder les liens de famille entre autres parce que ça accorde la richesse Ok, donc si quelqu'un va dire ah, moi Je souffre de pauvreté. Alors, qu'est-ce que je fais de mal Ah, j'ai pas fait mon salat rahim. Okay? Je vais aller contacter mes oncles, je vais aller contacter mes tantes, mon grand-père, ainsi de suite. Ok Donc, la harada fihi. Il n'y a pas de mal tant que ce n'est pas la tendance générale de la vie de la personne et tant que la personne, elle n'oublie pas quoi Même si la cause, ce qui m'a mené vers cette bonne œuvre, c'est la dunya, mais qu'est-ce que je dois faire tout de suite après c'est quoi me rappeler aussi de l'akhirah. Donc la cause qui m'a rappelé ici de ah je souffre de pauvreté. Qu'est-ce que je fais de mal Ah peut-être je garde ma pelle, mais je garde pas de mes liens de famille comme le prophète sallallahi dit. Alors je vais quoi Je vais contacter mon oncle, je veux dire et astaghfiroullah aussi. C'est rahim c'est obligatoire Allah azza nous demande faire de ça sinon il va me demander au jour j'aurais dû faire ça. Comprenez donc Toujours retravailler son intention, mais pas au point ici de dire que c'est shirk de faire ces latarahim pour la dunya, c'est shirk. Ça c'est complètement inconcevable. Comment ce cas ou bien de faire doua, demander quelque chose d'Allah Azza wa qui est dunya que ça c'est shirk. Ok, ça arrive à tout le monde de tomber dans des situations comme ça, mais encore une fois il faut pas complètement oublier l'akhirah, parce que celui qui oublie l'akhirah Et il ne demande que la dunya dans la azawad, c'est pas un vrai croyant. On est tous d'accord là-dessus, parce que l'iman bil akhirah croire, akhirah c'est parmi les piliers de la foi. Et des implications de ce pilier là, c'est de travailler pour l'akhirah, c'est de, de vrai pour l'akhirah. Donc il y a encore une fois différence entre une chose, une situation de temps à autre, et entre eux celui que c'est sa tendance toujours je cherche que la dunya, riya d'abila azawad. Le deuxième cas de figure, comme j'ai expliqué. C'est celui qui cherche la dunya auprès des gens. Qui pourrait nous dire maintenant c'est quoi la différence entre chercher la dunya auprès d'Allah Azza wa chercher la dunya auprès des gens C'est quoi la différence auprès d'Allah que l'intention est également pour mais auprès des gens c'est complètement interdit. Complètement interdit. Auprès des gens parce que c'est pas pour Allah Pas pour Allah, mais au, au, auprès des gens, c'est comme on a dit tout à l'heure, c'est chercher la dunya, mais de façon quoi, concrète. Comprenez. J'ai étudié sciences islamiques, j'ai mon diplôme fischeria. Je cherche un emploi, job. Qu'est-ce que je vais faire? Quelqu'un il va il va dire comme ça. Quelqu'un vient de Medina ou de l'Azhar ou autre chose. Il va commencer à appeler les mosquées. Cherchez-vous un imam? Cherchez-vous un imam? Cherchez-vous un imam? Quelqu'un dit « Oui, oui, on cherche parce que moi j'ai étudié dans telle université. Combien vous payez euh, C'est quoi vos conditions de travail ?» Ok, ça c'est quoi chercher là D'où il a auprès des gens pour être payé. Différent de celui qui dit « Ya Allah, je vais enseigner le Qur'an. Ya Allah, je vais enseigner telle chose. Ya Allah, accorde-moi la richesse. Ya Allah, donne-moi la santé. Parce » Est-ce que vous voyez la différence entre les deux Ça reste que celui qui cherche même la dounia auprès d'Allah Azzawajal, il y a un aspect ici de oboudia dans toutes les situations. Il y a un aspect de, de lien avec Allah subhanahu wa ta'ala, de yaqin, de confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et ainsi de suite. Tandis que celui qui cherche la dunya auprès des gens, ça peut venir même d'un munafir qui ne croit pas du tout en Allah Azzawajal parce que c'est du concret. En signe le contrat de travail, tu me donnes tes garanties, voilà le chèque, ainsi de suite. Est-ce que vous voyez la différence entre les deux Pour revenir ici à la question aussi de Naqsu, je détaille ça parce que c'est rare, ok C'est rare les gens qui parlent de ça ou bien des références pour ce genre de questions alors que c'est extrêmement important ces questions-là de d'œuvrer de la dunya surtout de nos jours, comme on a dit, parce que comme ils disent « Iqtala talha biloubi » bile tu as d'un côté les laïcar ou oudine allemie les ennemis de l'islam et ainsi de suite qui utilisent cet argument là cette expression là de, du quoi du commerce de la religion pour remettre en question la l'intégrité de ceux qui passent le message dans ladel pour les présenter comme des commerçants qui ne croient pas vraiment euh, en leur religion ni rien du tout qu'il y a des intérêts ça c'est d'un côté et d'un autre côté comme on a mentionné il y en a qui prennent vraiment la chose de façon exagérée et et sans limite et qui se permettent tout ce qui m'amène de l'argent, je le fais et moi inshallah ça c'est la baraka de Ad din et c'est pour ça que j'ai appris le Coran et c'est pour ça que j'ai appris din et ainsi de suite. Alors, il y a une autre question ici. Si on dit que œuvre pour la akhirah. Je vous pose cette question, vous la, vous allez me donner la réponse inshallah. Si on dit si on adopte l'opinion des ulama comme on a dit qu'il est très très forte l'opinion des ulama qui disent que œuvre pour la akhirah. Et puis pour la dunya, comme être payé pour être imam d'un masjid, les, les ulamas qui disent que ça, ça réduit ta récompense dans l'akhirah. D'accord On est dans ce cadre-là. Alors si moi je me mets à l'intérieur de ce cadre, et je vais vous dire, c'est pour cela que je préfère et que j'ai décidé de ne pas enseigner le Qur'an. Parce que si j'enseigne le Coran comme ils l'ont proposé, ça va réduire mon adjur. Que dites-vous d'une telle conclusion, d'une telle réflexion si ce cadre, comme si, euh, si, euh, Tu t'es privé, privé du tiers qui, qui restait de là de la récompense, voyez. Donc, on connaît parfois certaines personnes, tout comme on connaît des personnes, comme on a dit, qui, comme on a déjà mentionné, tout comme il y a des personnes qui vont jusqu'à l'extrême de demander cent mille dollars par nuit pour diriger Salat Tarawih, ça c'est l'extrême. Il y a d'autres personnes aussi qui quoi Ils ne vont pas diriger Salat Tarawih parce qu'ils travaillent. Et parce qu'ils ne peuvent pas prendre de congé parce que financièrement ils sont quoi ils sont serrés ils sont tight et de ce fait ils doivent ils doivent travailler ok ils doivent même faire des heures supplémentaires voilà qu'il y rien regarde on a une proposition pour toi euh, réduis tes heures de travail enlève les heures supplémentaires ce mois de ramadan et on va te payer pour ça genre on va te compenser et tu viens diriger quoi salat talaueh parce qu'on a personne pour diriger salat talaueh qui est aussi qualifié que toi non non non non ça c'est pas la récompense complète logique ça illogique vous comprenez illogique si tu prenais une certaine compensation pour cela احتسب inchallah jاهد Nafsak, في de temps mieux pour euh, pour pour optimiser ton intention même si l'intention n'est pas 100% travaille pour l'optimiser OK et qu'est-ce qui arrive ici tu vas prendre De la récompense, tu vas avoir du ador dans l'akhirat. Même si c'est le entier, le entier tiers c'est mieux que rien du tout. D'un côté. Et d'un autre côté aussi, quoi qu'est-ce qu'il y a Tu as les muslimines à avoir tarawih qui est meilleur et ainsi de suite et ainsi de suite. Voyez Donc là de l'erreur encore une fois des personnes qui vont vers l'autre extrême qui est de soit je fais seulement pour l'akhirat, mais vu que je ne suis pas capable de le faire, alors je fais pas du tout. Vous voyez Alors, tu es en train de priver les muslimines de leur... C'est pour ça que parfois, ça peut être même obligatoire. Ça peut être wajib pour une personne de devoir faire cette action-là, même si elle prend une compensation. Ça peut être wajib, selon hadith. Pourquoi? C'est wajib ici. Même parfois, le fait qu'on t'offre la compensation, l'obligation devient plus obligatoire sur toi plus grande sur toi pourquoi parce que tu as perdu l'excuse ici l'excuse si quelqu'un dit wallahi ya ikhwa vraiment mes frères moi je peux pas enseigner le Coran à vos enfants le samedi matin parce que moi je dois travailler 7 heures semaine je suis vraiment pris par des dates et ainsi de suite tu es mahdour ça c'est une excuse auprès d'Allah azza wajl tu n'as pas enseigné le Coran mais le moment où ils te disent regarde ya akhi la nous on peut se charger une azza wajl de de De, de te compenser et que c'est en, en termes pratiques c'est faisable pour toi de sacrifier une journée d'être payé à la place par le masjid là tu as perdu quoi l'excuse et si tu es le seul qui peut combler ce vide là ça devient obligatoire sur toi dans la religion d'Allah subhanahu wa taala donc c'est très important ici de faire ce genre de ce genre de distinction il dit qu'a nous dit dans sourate Houd من كان يريد الحيات الدنيا وزيناتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخصون ولئك الذين ليس لهم في الاخирати إلا النار وحابط ما صناعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون من كان يريد الحيات الدنيا وزيناتها ceux qui cherchent la vie du bas-monde ainsi que الزينا la beauté de la vie du bas-monde نوفي إليهم أعمالهم فيها On va leur donner leurs œuvres dans la vie du bas-monde. Ce qu'ils voulaient, ils vont l'avoir. Allah Azza wa ta'udah n'est pas injuste. Ça veut dire, ici, comme, même si plusieurs ulamas, ils disent ici, la ayat, elle parle des koufars, des mécréants. Ça veut dire, même le kafir, lorsqu'il fait des bonnes œuvres, fait des bonnes œuvres. Mais il fait des bonnes œuvres, pourquoi Pour être reconnu par les autres. Pour qu'on le respecte, pour qu'on dise de lui qu'il est généreux, ainsi de suite. Qu'est-ce qu'Allah Azza wa lui donne Il lui donne la récompense de... De Al-Dunia. Allah Azza wa Jalla n'est pas injuste, subhanahu wa ta'ala. Vous comprenez Ça, c'est la réponse, encore une fois, aux personnes qui disent « Mais pourquoi est-ce que le kafir, il a pris en charge des malades, des orphelins, il a fait du bien, ainsi de suite ?» Eh bien, Allah Azza wa Jalla lui a donné le bien dans Al-Dunia. Il l'a récompensé dans la dunya. Il voulait la dunya. Allah Azza wa Jalla lui a accordé la dunya. Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas injuste, subhanahu wa ta'ala. Mais il dit, subhanahu wa ta'ala, « Oula'ikalladina laysalahum fil النار, ceux cela sont ceux qui ne vont avoir dans l'Akhirah que Adnars, que l'enfer, que Jahannam. Pourquoi? Parce que dans l'Akhirah, pour éviter Jahannam, pour ne pas entrer fi Jahannam et pour entrer au paradis, de, fin, de un, il faut l'imân, bien sûr, le tawhid d'Allah Azawajel, et de deux, il faut avoir des des bonnes œuvres faites pour l'Akhirah. Comprenez? Ce qu'on prend avec nous dans l'Akhirah. Ce qu'on avec nous dans la tombe, ce qui est transférable de la dunya vers la akhira, c'est seulement les actions qui ont été faites pour la akhira. Ça, c'est ce qui peut être transféré. De ce fait, celui qui a fait des actions seulement pour la dunya ne pourra rien transférer pour la akhira. Pourquoi Pour avoir son entrée. Il a el janna et de ce fait, n'aura rien. Sur son misaine, la balance des œuvres, cette personne-là n'aura rien du tout. Aucune bonne œuvre Allah azawajal il dit fa man thaqulat mawazinahu faman ya'mal mithqala dharratin khayran yarah wa man ya'mal mithqala dharratin Alors celui qui ne travaille pas pour la ne va rien avoir pour mettre sur la balance pas plus simple et pas plus clair que ça et je ne comprends pas comment est-ce qu'il y a des gens qui malgré tout ça ils disent non mais le kafir, il va entrer, va entrer quoi mais il n'a pas fait des oeuvres pour l même lui il n'a jamais dit qu'il faisait ça pour l <coughs> dans sourate al isra' assi allah azza wa jalla liman kana yuridu al 'ajila ta'jalna lahu fiha ma nashaa liman que celui qui cherche al 'ajila la vie du bambon et bien allah azza wa jalla yu'addilu lahu fiha et vale du ça veut dire dans la pour ceux qu'il veut subhanahu wa ta'ala dans sourate al isra' comme faire reviser les ayats avec la traduction chez voila la maison ou bien le tafsir ou autre chose طيب صحيح dans Il dit le Prophète صلى الله عليه Écoutez bien ce hadith Ta'isa abdu'l-dinar Ta'isa abdu'l-dirham Ta'isa abdu'l-khamisati Ta'isa abdu'l-khamila dit le Prophète صلى الله عليه Ta'isa Le mot ta'isa c'est malheur à lui Il va avoir le malheur Il va être attristé Qui Il mentionne عليه وسلم La même personne Le même type de personne Mais avec plusieurs attributs Dépendamment ici de la catégorie Mais c'est le même type en général Dinar le abd, le serviteur du dinar Dinar comme euh, la monnaie algérienne s'appelle dinar mais c'est pas ça ce qui est voulu dans le hadith Dinar c'est l'argent toujours dans les hadith lorsque ça parle de dinar c'est moi Dinar c'est l'or à chaque fois que ça parle de dinar c'est l'or le serviteur le abd l'esclave de quoi de? Ad -dirham. Derham dirham dirham c'est pas la monnaie du Maroc aujourd'hui dirham c'est quoi dans les hadiths c'est l'argent filah OK donc il y a l'or et l'argent le dinar c'est pour l'or dirham c'est pour l'argent après ça il dit alayhi salat abdul khamisa abdul ça c'est des types comme les ulama ils ont mentionné type de de beaux tissus comme ça OK donc euh, comme un drap ou autre chose quelque chose de beau et l'autre c'est comme des coussins sorte de coussin. Alors, c'est qui ce Abdallah Il dit le prophète عليه الصلاه والسلام "In u'tiya radiya wa in lam yu'ta saqit". Si on lui donne, il est satisfait. Si on ne lui donne pas, il est quoi En colère. Ça ça veut dire lui son intention, sa motivation, ce qui crée sa satisfaction ou son insatisfaction vers toi, c'est si tu lui donnes ou bien tu ne lui donnes pas. Comme on va voir à la fin du hadith, le contexte du hadith en tant que tel, il est bien particulier. Même si on peut l'appliquer aux autres contextes. Mais le contexte du hadith bien, en, en tant que tel, il est bien particulier. Ça parle de quoi Ça parle encore une fois de « Al-Mujahid »« Celui qui est soldat dans dans l'armée ». Ça veut dire celui qui, lorsqu'il sort avec le prophète dans son armée, à la fin, si on va lui donner du butin, va lui donner des dinars, dirhams, prend de l'argent, prend de l'or, prend des tissus, prend autre chose. Qu'est-ce qu'il est, qu il, est il est satisfait. Il a dit j'ai fait la bonne chose. Si on ne lui donne rien, il ne gagne rien, il y a pas de butin ou autre chose, on lui donne rien de d'important de qui a de la valeur. Qu'est-ce qu'il est, qu il, est il est insatisfait. Il a dit pourquoi j'ai risqué ma vie avec vous Pourquoi Pourquoi Pourquoi Est-ce que lui il est abd d'Allah Non, c'est un abd de la de la dunia. C'est clair. Alors, il dit, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, <coughs> «Taisawan takas wa idha shika falan taqash. shika falan taqash shaukais. » Ici, il y a une aiguille qui rentre à l'intérieur de son corps, de sa peau. Elle ne va jamais sortir. Ça veut dire, ça c'est comme les ulama, ils disent un dua du prophète, alayhi sallallahu alayhi contre lui, que si un malheur lui arrive, «Ida asabahu charrun, lami akhroud binhu. » Que ce malheur-là ne, ne le quitte pas, qu'il ne qu'il reste avec lui riyad billah donc ça c'est un doua du prophète عليه après ça le prophète صلى الله عليه وسلم il mentionne dans la deuxième partie du hadith le contraste la grande différence écoutez ça il dit le prophète صلى الله عليه وسلم il mentionne le mot ici, le mot ça c'est un mot qui se répète dans plusieurs hadiths Certains ulama ils disent touba shajara fi l janna c'est un arbre au paradis qui s'appelle quoi le mot, en passant, le, lahum, alors, euh, le mot touba on trouve même dans le coran le trouve beaucoup dans les textes alors on va expliquer certains disent c'est un arbre dans le paradis et ils disent non c'est un sens plus général. ça veut dire Bonheur à lui, vous comprenez? Tuba, c'est bonheur à toi. Tuba alak, dans la arabe, on va dire Tuba alak, ça veut dire bonheur à toi. Tu es tellement chanceux, comme on dit. Alors il dit le prophète صلى alayhi عليه وسلم. Tuba à qui? À un serviteur d'Allah Azza wa Jal qui a pris son cheval fi sabilillah Azza wa Jal. C'est un chevalier. Alors il dit le prophète صلى alayhi عليه Écoutez bien la description qu'il fait de lui, le prophète Sawsim. Vous allez me dire pourquoi C'est quoi la différence entre lui et entre la première partie du hadith Hshasa, <rire> voilà, que ses cheveux sont complètement décoiffés, plein de poussière, plein de sable et de poussière. Ça veut dire est-ce que quelqu'un, est ce que ça vous donne ici euh, l'air de quelqu'un qui prend soin de soi-même, qui a du temps pour soi-même Non. Il dit alayhi salatu wa sallam qui a ses pieds qui sont pleins de poussière encore une fois de sable encore une fois ça c'est un chevalier okay, un soldat il dit le prophète salasim, in hirasa, si on lui demande de monter la garde il va monter la garde il va devenir un, un gardien wa in fisaqa, si on lui demande d'être en arrière <coughs> au, dernier, <coughs> au dernier rang de l'armée C'est quoi le problème avec le dernier rang de l'armée Tu que ça en arrière, dernier rang. C'est que ça en arrière. C'est quoi leur inconvénient Ils Ne voit pas ce qui se passe peuvent se faire attaquer, mais là vous pensez en termes de risque. Mais c'est pas en termes de risque que ça parle. Celui qui sort habituellement pour faire la guerre. Il va pas sans sans souci principal. C'est pas c'est pas le risque. Mais ils ne sont pas quoi? exposé, non pas d'exposition, ok. Donc si il y a la victoire, si le, le jour où les gens, le moment dans lequel les gens vont réclamer leur apport, ce que moi j'ai fait, moi, je... eux ils sont en arrière, il y a personne qui a vu ton travail, ce que toi tu as sacrifié, ce que tu as donné comme effort ainsi de suite. De un et de deux, s'il y a du butin aussi en général, si surtout c'est une grande armée, tu vas arriver en retard. Quel okay, est le meilleur butin, c'est déjà Les gens vont dire moi je vais prendre telle chose et moi je prends telle chose moi je prends telle chose toi tu arrives tu es en arrière. Alors ça c'est pas habituellement quelque chose que les gens aimeraient avoir sauf bien sûr les peureux ceux qui veulent être en arrière pour ne pas être <rire> ça c'est autre chose mais en général c'est pas c'est pas la psychologie d'un d'un soldat. Alors il dit le prophète sallalahu alayhi wasallam. Inista'dhana lam yu'dhal lahu wa in shafa lam yushaffa S'il demande, then s'il demande d autorisation d'entrée, veut venir parler au chef, il veut il va cogner à la porte, il va demander au, mettons au garde, puis-je parler au chef, puis-je parler au commandant, puis-je parler à l'khaliq, puis-je parler, on va lui dire quoi Non, il est trop occupé. Wa enyashfa lam yushaf alahus. S'il fait la chafar, rappelez-vous de la chafar, l'intercession, ok on, on va pas lui répondre. Ça veut dire, si moi je viens vers toi, je dis « Salam alaykoum, euh, j'ai mon frère qui cherche un emploi et ainsi de suite. » Tu me dis euh, « Je suis occupé, je suis occupé. » On n'a pas d'emploi. Qu'est-ce que ça, ça vous donne comme idée Qu'est-ce que ça dit sur moi Aucune considération. J'ai aucune quoi Considération, aucune influence, aucune renommée, aucune noblesse, ok Donc, pourquoi ce qu'il lui dit le prophète sallallahu sallam ?« Touba » à lui. Quel est le contraste avec le, le premier cas mentionné dans le hadith Il n'a aucune valeur. Il n'a aucune valeur sa valeur elle est auprès d'Allah subhanahu wa n'a rien dans la dunya et malgré cela il n'a pas quoi il n'a pas lâché il n'a pas exprimé ça son insatisfaction bien au contraire il obéit aux ordres du commandement il kana fi saqati fi on lui dit tu vas en arrière il va en arrière on lui dit tu fais tu montes la garde il monte la garde lui il cherche juste à faire quoi à faire son obligation sa récompense elle est auprès d'Allah azza contrairement au premier. Le premier, il vient réclamer. Lui, il cherche dinar et dirham et wadah. Est-ce que c'est clair ici Donc, ici, ça part de la question, encore une fois, de l'attachement à dunya. Celui qui fait ses œuvres pour la dunya et celui qui cherche seulement al akhirah auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala, même s'il ne garde rien du tout, même s'il ne gagne rien du tout, au point qu'il soit complètement, quoi, méconnu. On ne le connaît même pas, lui. Il vient pour voir le commandant le Désolé, il est occupé, tu peux même pas lui parler, lui adresser la parole. Il vient pour demander une chafa'a, est-ce que c'est possible d'aider mon père Est-ce que c'est possible On dit, désolé, on n'a pas de temps pour ça. Donc, malgré cela, il ne lâche pas parce que son intention véritable, elle est pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça ce qui compte auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, ça nous rappelle un autre hadith du prophète rapporté par l'imam muslim. Il dit le prophète sallahu alayhi wasallam ruba ash'ath madfu' bil abwab law aqsama ala allah la abarra telmoil di alissrat samildi il, il yona qui sont quoi ash'ath ash'ath encore une fois celui qui a les cheveux décoiffés, cheveux plein de poussière ça veut dire c'est pas quelqu'un de riche et de bien soigné de bien présentable et ainsi de suite madfu' bil abwab repoussé aux portes repoussé aux portes, ça veut dire personne ne veut de lui euh, t'es pas invité euh, c'est pas pour toi ainsi de suite il dit le prophète sallallahu alayhi wasallam tellement qu'il a de la valeur auprès d'allah azza wa jall que law aqsama ala allah la abara s'il va jurer sur allah allah azza wa jall va lui répondre va lui donner ce qu'il veut واضح hadith rapporté par l'imam muslim alayhi rahmatullah ta'al est-ce que cette question là devrait pour la dounia est-ce que c'est clair non non, non obligatoires. Oui. Mais des actions qui sont liées en, en sorte à la Na. C'est ça Euh pas pas seulement non obligatoires, On mais pareil certaines actions non obligatoires ou même les actions non obligatoires. obligatoires Na. C'est ah, ce ce qui est en bonne question va vas y parce que tu m'as tu m'as rappelé un cas que j'ai oublié de me souvenir. t'as tu de y Est-ce <coughs> qu'il y en a pour les, euh, les actes qu'on fait euh la majorité dans nous, je suppose. De la vie de tous les jours, oui. le travail, bien enseigner des euh, quelque chose qui a rien à voir avec... Euh, enseigner la programmation. Par exemple, non. enseigner quelque chose qui va être bénéfique aux autres, mais qui n'est pas en lien avec la, la religion. Non. Euh, ça va peut-être permettre euh, aux autres de, de gagner leur vie non. à travers notre effort d'enseigner Bible. Et plein d'autres exemples comme ça de la vie de tous les jours. Où est-ce que ça se place Très excellente question. Attention, qui va faire en sorte que ça c'est quelque chose des actes qui vont être, qui vont être récompensés auprès d'Allah, ou bien est-ce que c'est quelque chose qui est, euh, qui n'est pas en lien avec une récompense, qui est pas... Très bien, monsieur. Très. Ici, par par défaut, c'est une logique qui est contraire. Donc, les actions qui sont faites pour la dunya initialement, qui existent pour la dunya, comme enseigner la programmation enseigner la couture, enseigner la cuisine, je ne sais pas quoi. Tout ça, c'est quoi C'est halal. Et tu peux le faire seulement pour la dunya. Il n'y a aucun mal pour ça. Que ta motivation soit seulement pour la dunya, il n'y a aucun mal. Tant que l'action en tant que telle, elle est, elle est licite Mais c'est la logique contraire. L'optimal, maintenant, si tu l'as fait pour la l'akhirah, parce qu'il y a une raison pour laquelle tu vas la faire pour l'akhirah, alors ici, ta récompense est auprès d'Allah Azza wa Et si tu le fais pour la dunya, pour l'akhirah, tu vas être aussi récompensé pour, dans, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, exemple ici, c'est si quelqu'un va dire, moi, je vais enseigner euh, la mécanique des autos, okay? à certaines personnes, à certains jeunes qui sont pauvres, pourquoi afin qu'ils puissent gagner leur vie je vais leur enseigner cela si tu veux leur dire même si vous êtes pauvres ou vous devez me payer quand même allez vous endetter vous allez me payer ça c'est complètement licite c'est halal parce que c'est quoi c'est ilmu dounia science de la dounia encore une fois sauf si sauf ça ça c'est des exceptions sauf si quelque chose en particulier de la dounia Elle devient quoi utile à Din elle devient quoi ça devient une obligation bien particulière sur toi, comme dans le cas par exemple de la médecine. Ok, en s'entendant que un médecin c'est haram pour lui, c'est interdit pour un médecin qui est là pour sauver une personne, c'est la seule personne qui est capable, c'est le seul médecin qui est présent dans une situation d'urgence. C'est qu'il y a quelqu'un qui est quoi? gravement malade gravement blessé et le médecin il va dire quoi soit tu me payes ou bien je vais pas de soignée c'est quoi le chokm ici c'est le médecin le seul médecin on lui dit il y a quelqu'un qui est gravement blessé et lui il est assis comme ça tranquille rien à faire il dit soit vous me payez ou bien je ne le prends pas en soin c'est quoi le chokm c'est clairement haram Pourquoi? Parce que ici, de façon exceptionnelle, cette question-là de dunya, science de la dunya, elle est devenue quoi? Reliée à akhirah, est devenue une obligation personnelle sur toi. Il y a seulement toi. Mais s'il il y a mille médecins à Montréal, chacun est chez lui bien, ainsi bien confortable, de façon bien confortable, on va t'appeler, on va te dire, c'est toi de tous les autres qui doit sacrifier ton temps ce soir et venir. Pour guérir les patients. Là, qu'est-ce que tu peux dire Vous me payez, c'est normal. Dunya, c'est mon travail. Parce que pourquoi moi en particulier Il y en a plein d'autres. C'est pas une obligation qui se dirige vers moi. Tu réponds à ta question On tu m'as rappelé un autre cas que j'avais oublié de mentionner très brièvement pour ce qui est des actions qui sont les riba Ok, on le, on, le, on le rappelle ici. Les actions qui sont des bonnes œuvres des bonnes œuvres qui n'ont pas nef'a muta'addi, qui sont pas pour les autres, qui sont pour moi. Alors, on le rappelle, même si normalement c'était clair, on le rappelle que ces actions-là ne peuvent pas être faites seulement pour la dunya, comme les personnes qui font assiyam, qui font le jeûne, pourquoi Pour perdre du poids. C'est quoi le hukm de faire le siyam pour perdre du poids Si j'ai beaucoup mangé la semaine dernière, je fais siyam. Si j'ai pas beaucoup mangé la semaine dernière, je fais pas siyam c'est un siyam qui est fait pour la dunya okay, donc ça c'est haram siyam en tant que siyam c'est le siyam qui commence à Fajr et qui se termine à à Maghreb je ne parle pas le siyam, l'abstention au sens ici médical Qu'est-ce faire euh, faire un jeûne au sens médical ou euh, sportif ou autre chose. Donc si quelqu'un va dire j'ai trop mangé la semaine dernière, aujourd'hui j'ai pas mangé pendant 10 heures. N'importe quel, mais 10 heures je vais pas manger. 12 heures, 24 heures je mange pas ou bien je mange, je mange pas et je bois de l'eau. Ça c'est pas une ibada, mais le jeûne qui est ibada, ça veut dire qu'il prend la même forme que la ibada qui commence de fajr qui se termine quoi Maghrib et qui inclut l'abstention de relations intimes et ainsi de suite, ça on le doit le faire. Pour la Après ça, s'il y a une certaine pensée pour la dunya, comme on a mentionné, il y a aucun mal. C'est normal. Passons au, à la prochaine section, qui est aussi une autre une autre grande section et qui contient des questions sensibles. Encore une fois, donc, on demande beaucoup de concentration parce que maintenant on va parler de bab ou al ulamaa wal umara fi ta'hrim ma ahlallah. اَوْ تَحْلِي لِمَا حَرَّمَهُ فَقَدِ اتَّخَذَهُمْ عَرْبَابًا مِن دُونِ اللَّهِ Que celui qui prend les ulama, les savants, ou les umara, les dirigeants, les hommes de pouvoir, qui va leur obéir dans l'interdiction de ce que Azza wa Jal a rendu licite ou le contraire, qui va leur obéir en rendant lucide ce que Allah Azza wa il a, il a fait quoi Il a interdit, subhanahu wa ta'ala. Alors, c'est quoi ici? فَقَدِتَّخَذَهُمْ أَرْبَابًا مِن دُونِ اللَّهِ Il a fait de ces personnes-là, que ce soit des savants ou bien des umara, des dirigeants, quoi? Des arba, des seigneurs avec Allah, subhanahu wa ta'ala, des partenaires avec Allah, azza wa Ça, c'est ce qu'on appelle ici. شِرْكُ الْطَاعَةِ C'est le shirk de l'obéissance. Rappelons-nous que l'obéissance suprême, c'est le droit de qui? l'obéissance suprême ta'a ici l'obéissance c'est le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala l'obéissance absolue c'est un droit suprême d'Allah subhanahu wa ta'ala c'est le sens même de l'islam l'islam c'est quoi c'est l'obéissance c'est la soumission c'est ta'a Allah عز وجل donne plusieurs ayats il nous dit quoi obéir obéir à Allah obéissance Allah عز وجل et même l'obéissance du prophète وسلم, elle suit l'obéissance d'Allah سبحانه وتعالى on lui obéit عليه الصلاة والسلام parce qu'Allah عز وجل il a dit de lui obéir toujours parce que le prophète صلى وسلم, il ne parle que par la révélation c'est la seule raison pour laquelle le prophète صلى الله عليه on lui obéit toujours c'est parce que il est quoi infaillible par la volonté d'Allah عز وجل il est exceptionnel c'est un prophète c'est un messager d'Allah Subhanahu wa taala. Oui. Okay. Euh, comme on a dit, ok, c'est vraiment important de vous concentrer aujourd'hui, parce que ça, ça répond, ça, ça inclut, ça mène vers, ça couvre des questions hyper controversées et très répandues de nos jours, ok, très d'actualité. Les gens débattent beaucoup de ça. Vous avez déjà certainement déjà eu des débats à propos de ça, et vous en allez, vous en allez, vous allez en avoir. C'est que c'est vraiment important de bien maîtriser, incha'Allah, les deux oui. prochaines sections d'Idnillahi, subhanahu wa ta'ala. « Que l'une des implications du tawhid, c'est l'obéissance suprême dans le halal et dans le haram. »« Pas le halal, ça veut dire faire le halal ou bien ne pas faire le haram. » Non, on parle ici dans le « i'tikad », la croyance. Coller le caractère, l'attribut de halal ou de haram. ok? On colle, ça c'est une bonne chose. C'est quelque chose de pur, c'est bien. Et le haram, c'est quoi C'est interdit, c'est mauvais. C'est mauvais, c'est mauvais pour tout le monde. Un caractère qui est quoi Généralisé. Alors ça, c'est parmi les lawazim, les applications de tawhid. Celui qui a le droit de dire halal et haram, c'est... الرب سي لو الله سبحانه وتعالى فمن أطاع المحلل والمحرم فقد اتخذه ربا دوسفاد celui qui a obéi à autre que et que le prophète bien sûr parce que comme on a dit le prophète il est que messager d'Allah il trans il nous transmet ce qu'Allah il a interdit ou bien ce qu'il a rendu licite subhanahu wa ta'ala mais celui qui obéit autre que Allah Azza wa Jalla et puis son messager sallahu alayhi wa salam alors en réalité il a fait de cette personne là une autorité qui est un rab un seigneur un partenaire avec Allah Subhanahu wa Ta'ala et Allah Azza wa Jalla il dit wa in ata'tumuhum innakum la mushrikun dans sourate al an'am ayah numero 121 ça nous parle ici de shirk dans ataa le shirk dans l'obéissance c'est lorsque certains mushrikin ils ont obéi à leur quoi à leur divinité, ou bien à leur référence et autorité, ainsi de suite, dans la légalisation de al-mayta, la viande haram. Ça vous rappelle quoi, ce mot de nos jours, légalisation? Légalisation. Chez les premiers mouchriquis, légalisation de al-mayta. Aujourd'hui, ça vous rappelle quoi, légalisation? Des drogues. Vous right? Donc, C'est quoi ça Légalisation des drogues. Légalisation. Ça veut dire les rendre halal. Mais les rendre halal selon qui Imaginez qu'il y a eu des jeunes musulmans. Il y a des frères, ils m'ont dit, c'est par de leurs propres enfants. Ils ont dit, euh, les drogues sont maintenant légales. Est-ce qu'elles sont halal maintenant il se pose vraiment, réellement la question. Okay? Donc ça, ça te prouve vraiment qu'il y a un sérieux problème dans le tawhid, dans la compréhension de, <rire> des, des, euh, des fondements de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, légalisation d'un point de vue humain. Bien si on parle d'un point de vue religieux pour nous, islam, ça veut dire de façon absolue, -mutlaq, la vérité absolue. Qui a le droit de légaliser Seul Allah subhanahu wa ta'ala. Ni les umara Les umara, ça fait référence à qui Les hommes de pouvoir, ceux qui ont le pouvoir coercitif, l'autorité, qui peuvent forcer les gens. Ni même les ulama, les savants, les savants de la religion, eux qui ont le pouvoir de connaissance. C'est un pouvoir qui est informel. Habituellement, on va les respecter parce qu'on va te dire quoi C'est le shér qui l'a dit. Et si toi tu oses dire mais je ne suis pas d'accord, alors souvent on va te dire Tu es qui pour ne pas être d'accord avec Achir? Est-ce que toi tu connais Dhim comme lui le connaît? Est-ce que tu sais que lui il connaît le Coran au complet? Vous comprenez? est Ce que vous voyez ici le la question de l'autorité wa alaykum assalam wa rahmatullah. Est-ce que vous voyez ici la question de l'autorité? Très. Allah azza wa a ilamouna ces deux personnes ou bien ces deux types de personnes dans sourate An-Nisa 59. Ya ayyuhalladhina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum. Aux oh, vous qui croyez, obéissez à Allah, obéissez aux messagers, sallallahu alayhi wa sallam, Ainsi qu'à ceux qui sont en charge de vos affaires. ulul Amr, Waliyu Amrin, ulul Amr. C'est qui ça ces gens-là qui sont ulul Amrin De nos jours, la croyance répandue chez plusieurs personnes, c'est que Auliyah, Oul Amr, les Waliyu Amr, les chefs en quelque sorte, c'est quoi C'est qui C'est quoi ça, wali Amr, comme on le comprend de nos jours les dirigeants qui les gouverneurs mais dans si on revient ulama tafsir et ainsi de suite c'est pas ça le tafsir de le tafsir c'est les umara et les ulama c'est deux groupes c'est pas seulement les gouverneurs ceux qui, ceux qui ont le pouvoir c'est aussi les ulama les personnes de science les ahlul ilm eux ils font partie de olou Al-amri dans la religion d'Allah subhanahu wa taala comme les uléma de tafsir ils ont ils ont mentionné mais qu'est-ce qu'on déjà qu'est-ce qu'on remarque dans cette ayat regardez dans cette ayat de sourate Nisa on remarque que Allah azawajal il a mentionné trois niveaux Allah azawajal subhanahu wa taala et puis son messager صلى الله عليه وسلم et puis ul-amri les leaders que ce soit les savants ou les gouverneurs voilà il y a trois types Mais le mot « obéisser »,« ati'u », il s'est répété seulement deux fois, pas trois fois. Pas dans le troisième cas, pas dans le troisième niveau. Les ulama, ils disent pourquoi, ici, ulama de tafsir, parce que l'obéissance au leader, elle n'est pas absolue. Contrairement à l'obéissance à Allah Azza wa Jalla et au Messager, sallallahu alayhi wa sallam. Leur obéissance, « tabiatun », Elle vient poursuivre. Elle est soumise à l'obéissance à Allah Azza wa Jalla à ce Messager, wa De ce fait, elle est restreinte. Elle a des conditions. Parmi ces conditions, c'est ce que le Prophète, wa sallam, il a mentionné dans le hadith authentique rapporté par Bukhari et Muslim. La fi n'y a pas d'obéissance dans la ma'ciah, dans la désobéissance dans Azza wa Jalla, dans le haram. Si un alim, Si un savant ou si un gouverneur puissant, il nous ordonne de désobéir à Allah, qu'est-ce qu'il y a ici Qu'est-ce que la religion, elle dit elle-même On n'écoute pas et on n'obéit pas. Pourquoi Parce que On écoute et on obéit à Allah et son prophète, il dit le prophète aussi dans l'autre hadith rapporté par Boukhari et Muslim aussi. على المرء المسلم السمع والطاعه ما لم يؤمر بمعصيه كل مسلم il doit obéir il doit écouter tant que on ne lui demande pas de faire une ma'siyah un péché un haram il dit le prophète sallalahu alayhi wasallam fa in umira bi ma'siyah fala sam'a wala ça c'est écoutez bien ça ça c'est hadith de rasoul allah sallalahu alayhi wasallam si quelqu'un il te dit c'est le gouverneur qui a demandé de faire ça C'est le roi qui nous a ordonné et Allah azawajalla dit de lui obéir. On va lui dire non non non. sallallahu il dit quoi dans le hadith rapporté par et Muslim umira si on t'ordonne de faire une masya, un péché, un haram, il dit le prophète sallallahu la Je n'écoute pas et je n'obéis pas. En d'autres termes, on appelle ça l'obéissance. Ici l'amel salih, il s'appelle comment? Il s'appelle la désobéissance. Vous comprenez? L'obéissance d'Allah, ici, elle est quoi Elle est dans la désobéissance. Que ce soit un savant, que ce soit un un gouverneur. Ça, c'est la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qui le mentionne. et Ici, si nous avons euh, un athar, une narration très, très connue. Écoutez bien ça, de Ibn Abbas, c'est qui Ibn Abbas, compagnon et cousin du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il dit yu sik an tanzil alaykum hijaratun min as-samaa aqulu qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa taquluna qala il dit il y a presque une pluie de pierres qui va tomber sur vous ibnu abbas il est en colère ou il est, euh, il est content en colère pourquoi il dit je vous dis rasulullah sallallahu azam et vous dites Abu Bakr et umar ils ont dit vous comprenez Je vous dire, vous me répondez avec quoi, avec Abu Bakr et Omar, ils ont dit. Ce hadith, cette narration, elle est assez populaire. Vous avez trouvé dans plusieurs livres. Peut-être vous l'avez déjà entendu. Voilà. D'un côté, si on prend seulement le sens, d'un côté, le sens, il est valide. Pourquoi est-ce qu'il est valide Parce que, on ne rejette pas les paroles du prophète alayhi salatu wa salam. D'un autre côté, les paroles, elles sont un peu quoi Problématiques. Pourquoi Parce que ce qui est mentionné ici, c'est Abu Bakr ou Omar. Et habituellement, Abu Bakr et Omar ne vont pas demander de faire quelque chose qui est contraire à la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de un. Et de deux aussi, on a couvert dans Ossoul al-Fiqh, exception faite pour les quatre califes, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a demandé de suivre la sunna des quatre califes incluant Abu Bakr et Umar et Uthman et, et Ali. Donc eux, ils sont une exception par rapport aux autres ulamas et savants et ainsi de suite, que ça arrive rarement, presque même quasiment jamais, que les quatre ulamas, plus particulièrement Abu Bakr et Umar, qu'ils vont ordonner de faire quoi De Faire quelque chose qui est contraire à la sunna du prophète sallallahu alayhi wasallam. Est-ce que c'est logique ou non Logique ou non Regardez. logiquement comme ça de façon rationnelle. Ce que Abou Bakr et Omar te demandent de faire, soit soit ils l'ont demandé de faire lors de la vie du prophète sallalahu alayhi wasallam. Et dans ce cas-là s'ils se sont trompés, qu'est-ce qui arrive le Prophète sallalahu alayhi va les corriger. Donc ça c'est pas un problème. Soit ils l'ont demandé de faire après le prophète sallalahu alayhi, après le temps du prophète sallalahu alayhi. Ce qui distingue Abu Bakr et Omar, même par rapport à Uthman et Ali, c'est que lors de leur temps, la grande majorité, tellement leur temps était proche du prophète la majorité des grands sahaba était encore quoi, en vie. Lors du temps de Uthman et de Ali, on commence à avoir de plus en plus de tabi'in, la prochaine génération, surtout lors du temps de Ali radiallahu anhu. Mais les les euh, les citoyens ou entre guillemets les sujets comme ils disent De Abu Bakr et de Omar, c'est qui La plupart parmi eux, c'est qui C'est les grands Sahaba radhiyallahu ta'ala anhum. Donc, l'opinion d'Abu Bakr et de Omar en tant que khulafa, elle représentait le ijma des grands Sahaba du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est vraiment très difficile de pouvoir imaginer que Abu Bakr ou Omar ont demandé de faire quelque chose contraire à la Sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ou bien qu'ils ne connaissaient pas la Sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Wadah. Taïm. D'un point de vue narration, d'un point de vue hadith, cette narration de Ibn Abbas avec cette formulation, elle est faible, la tathbuth, elle est faible. Même si elle est, comme on a dit, elle vous allez trouver de façon quoi, c'est commun. Parfois, ustech hadubiha, est souvent présenté pour te dire quoi. Tu as dit, Cher tel il a dit, et on va te dire, alors sallallahu alaihi wasallam il dit, et toi tu veux obéir Cher tel Ibn Abbas il a dit que moi je crains que des pierres vont tomber sur vous que Donc oui on peut l'utiliser parfois les ok en tant que support comme ça mais il faut pas l'utiliser comme délit parce que de un elle n'est pas authentique avec cette formulation elle a une autre formulation qui n'a rien à voir avec cette façon de, de présenter les choses on n'a pas le temps de tout lire bien sûr mais de un comme on a dit elle n'est pas euh, elle n'est pas authentique et de deux aussi il y a une certaine problématique ici dans le sens où euh, quelqu'un va croire que Euh, yani un petit roulem comme ça un jeune homme de nos jours en 2020 va pourrait sortir et nous dire quoi euh, Abu Bakr il a dit mais moi je te dis euh, Allah il a dit toi tu me dis Abu Bakr il dit Abu Bakr c'est qui Omar c'est qui Omar ibn al-Khattab que j'aimerais ça toi que tu sois que tu es que tu, tu aies eu la possibilité d'être en vie lors du temps de Omar et que tu vas toi petit gamin faire face à Omar tu dis hey Omar Je vais pas prendre ton opinion à toi, moi. Moi, je suis à euh, Rasoulullah, sallallahu alayhi wasallam. Ok, j'aimerais ça voir quelqu'un avoir le courage de dire ça dans la face de Omar de lui dire, toi, tu connais pas. Moi, je connais Hadith de Rasoulullah, sallallahu sana que j'ai trouvé dans, trouvé dans, dans un livre. J'ai lu un Hadith, je l'ai interprété. En plus, je l'ai lu en français en passant ou en anglais traduction. C'est comme ça que j'ai compris mon deal. Et toi, tu Umar, y a tu comprends rien. Voilà. Donc, faut faire très attention avec cette façon de voir les choses lama في muخlafة أمر الله في التحليل والتح لا يخmin Halini celui qui obéit aux roulama au savant ou bien au gouverneur qui leur obéit dans la désobéissance d'Allah, l'Azo qu qui leur obéit de façon contraire à la religion dans l'arzo alors écoutez bien ça il y a deux cas majeurs donc là on va voir il faut: Regardez, c'est très important, je vous le garantis là, de ne pas bien comprendre ce genre de choses, c'est ça ce qui pousse plusieurs personnes vers une extrême ou où... Une autre, ok Une extrême ou une autre. Soit de faire, comme on a mentionné, des êtres humains, de leur donner presque la, le statut de prophète ou bien même de arbaib, partenaire avec Allah Azza wa jall. Ou l'autre extrême, c'est quoi C'est de rejeter toute autorité et d'avoir une religion qui est anarchique que tout le monde fait à sa guise et dit « Moi, j'ai lu le Coran, moi, j'ai lu le Sunna et je peux interpréter comme comme je veux. » Alors, « قال » Le premier cas de figure, c'est que tu saches que ce que le alim, ou ce que le gouverneur, il te demande de faire, que tu saches que ça c'est contraire à l'ordre d'Allah Azza wa ta'ala. Je le sais. Exemple typique. que je Parce que je répète toujours, je le répète toujours comme exemple dans plusieurs cours, parce que il se répète à chaque Jumua, quasiment chaque Jumua. Il faut qu'il y ait quelqu'un pour demander la même question. Exemple typique, c'est Yasher, il y a des ulama qui disent qu'on peut acheter des maisons avec riba. Je le sais que c'est riba. Un frère comme ça, il me l'a présenté juste hier après Jumua. Il me l'a dit comme ça. Je sais que c'est riba. Je sais que riba c'est haram. Voilà qui Yasher tel il a dit que c'est halal. Voilà. Donc ça c'est le premier cas de figure on sait que c'est contraire à l'enseignement qui nous vient d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alors là il y a trois niveaux. Donc on est on est dans le la situation A, on va voir A.1, A.2, A.3. An <coughs> ya'taqidu anna lahum haqq al fond de lui Il croit que ces leaders-là, je vais utiliser le mot leader, OK, pour faire référence aux deux, que ce soit les savants ou les gouverneurs. Qu'ils croient que les leaders qu'ils ont le droit de légiférer avec Allah Azza wa ou que leur hukma eux, leurs conclusions, leurs enseignements sont meilleurs que le hukm d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Voilà. Je sais que là il a interdit riba mais quoi Le savant, il a le droit, s'il juge ainsi, s'il pense que ce hukm là n'est plus correct pour 2020, il a le droit de nous dire que c'est Halal. C'est lui qui l'a décidé. Ou c'est le gouverneur, c'est le dirigeant qui juge que maintenant c'est bon pour l'économie de faire riba. Alors, qu'est-ce qu'on dit sur une telle situation, sur un tel cas Shirk? Quel type de chirc ici akbar majeur, واضح, ça c'est un shirk majeur, shirkun akbar, c'est du kufr akbar, pourquoi ici c'est accorder un partenaire avec Allah subhanahu wa ta'ala, croire qu'il y a un partenaire avec Allah azza wa jall qui a le droit de nous légiférer, am lahum shuraka' wa shara'u lahum min ad-din ma lam ya'dan bihi Allah, c'est ça ce qu'on mentionne tout à l'heure, shirk uta, c'est le shirk de l'obéissance. Oui. Bonne question, mais bon, les ulama, ok, ça c'est un grand débat, mais qui, qui ne mène vers rien, ok, c'est des questions, comme on dit, un peu de, peu de sophisme ici, est-ce que l'hakimiya, ça veut dire le droit, l'obéissance d'Allah, est-ce que ça tombe dans à la seigneurie, ou bien plus dans à la divinité, ok. Rappelons-nous que cette question-là de divinité, reboubiya, ainsi de suite, c'est pas quelque chose de complètement cloisonné, c'est Allah, azzawajal, huwa rabbul alamin, wa huwa al-ilah, subhanahu wa ta'ala. C'est bon Est-ce que ce premier cas, il est clair Okay. Deuxième cas. C'est lorsque il croit que non, non, non, non, c'est Allah Azza wa Jal, c'est lui el-Rab, c'est seulement lui qui peut légiférer, c'est lui, seulement lui qui légifère, subhanahu wa ta'ala. Mais tu sais quoi Je voulais tellement l'acheter ma... ma maison, j'ai tellement aimé la maison, la seule façon pour que je l'achète c'est quoi Ar riba, je voulais tellement l'acheter, mais je l'ai pas acheté parce que c'est riba. Mais là, c'est tu sais quoi le... Depuis que le shérif il a dit que c'est halal, selon certains istihad et tout et tout, j'ai vraiment quoi? J'ai vraiment le goût d'aller l'acheter. Et il va finir pour acheter là, par acheter la maison. Et tu dis, tu sais, Allah il connaît notre situation, car là nous pardonne, Inch'Allah. c'est pas facile de nos jours. Et tu sais, les enfants et. Alors lui c'est quoi une telle situation les uléma ils disent ça c'est un fâsik bien sûr ça c'est un désobéissant عاصي لله عز وجل et ça c'est ce qu'on appelle habituellement dans la situation normale désobéir à الله عز وجل la plupart des musulmimes qui désobéissent à الله désobéissent à الله عز وجل comme ça ils savent que quelque chose est haram mais ils vont quand même la faire à cause d'une passion d'une shahwa ou autre chose une tentation ou une fitna, une épreuve de la dunya. Et parfois eh bien le simple fait d'avoir entendre écouter un cher qui a dit que c'est halal même s'il n'est pas vraiment convaincu mais il dit regarde mais quand même il y a des chers qui disent que c'est halal peut-être on sait jamais tu sais qu'Allah azza nous pardonne et bon vous comprenez ou ah mais tu sais même même même le gouvernement maintenant ils ont rendu maintenant toute toute l'économie dit même dans les pays arabes les pays musulmans l'économie elle est basée sur riba qu'est-ce que tu veux que je fasse qu'Allah il me pardonne et ainsi de suite alors qu'est-ce qu'on appelle ça ça c'est pas bien sûr c'est pas C'est pas un shirk, ok? C'est pas un shirk majeur ici, parce que si la personne n'est pas en train de prendre ces leaders là comme associés, comme partenaires avec Allah Azza wa Jalla, elle le fait. Elle fait ses actions en reconnaissant que ça c'est haram, ce que je fais, que j'ai désobéi à Allah Azza wa Jalla, et que. Mais elle va remettre ça soit à une faiblesse humaine ou bien euh, au fait que je vais faire beaucoup de bonnes œuvres après, peut-être Allah Azza wa Jalla va me pardonner. Je vais faire le Hajj, je vais faire tauba un jour, Insha C'est clair? Oui. Euh, ça, ça va dépendre du péché. Si le péché en tant que tel, comme riba ici, c'est majeur, oui, c'est péché majeur. Mais si si c'était un péché mineur, ici, ça serait quoi Un péché, un péché mineur. Okay, troisième cas de figure Le troisième, c'est celui encore une fois qui croit que ça, c'est contraire au hadith dans la Et il croit que le c'est seulement Allah Jal qui fait le hokm, يعني le il hokm illa lillah. Mais quoi Il va obéir au leader ici dans ce cas-là, on va bien sûr parler plus des leaders quoi formels, les gouverneurs. Pourquoi Par contrainte parce qu'il a peur de eux. Ce que les gens habituellement ils font lorsqu'ils ont peur de la loi, ils ont peur de la police, ils ont peur de la justice, OK Il va te dire Je sais que ça c'est pas le Fakim d'Allah Azawajal, mais c'est la loi dans ce pays. Si je fais pas ça, je vais aller en prison. Si je fais pas ça, on va me donner des, des amendes énormes et ainsi de suite. Alors ici, si bien sûr ça va dépendre, c'est pas notre sujet. Ça c'est plus habituellement dans d'autres cours, si y a et ainsi de suite, ou bien au solfège. Mais si le écrire la contrainte, elle est molle. C'est une contrainte qui a les conditions pour être considérée dans Ad-Din. Alors là, la personne quoi, elle n'est pas Elle n'est pas coupable, elle n'est pas blâmable auprès d'Allah subhanahu wa taala. Si la contrainte, j'ai dit, si la contrainte, elle est quoi Elle a atteint un seuil elle devient considérable. Je peux pas détailler ça maintenant. il y a des conditions, on est d'accord. Il y a des conditions. Mais si la contrainte, elle atteint un certain seuil que la personne, comme l'exemple le plus le plus commun qu'on peut donner, c'est les impôts. Ok, les impôts, on sait que dans la religion, dans l'arzoude, il y a pas. Il n'y a pas d'impôts comme ils sont présentés de nos jours, ou bien les assurances des autos pour conduire. Okay? L'assurance commerciale comme elle existe de nos jours à travers le monde, elle est haram, interdite. Mais dans plusieurs pays à travers le monde, c'est la seule façon pour avoir une assurance valide pour pouvoir conduire sur la route. Sinon, la contrainte, elle est grande. La contrainte, elle est grande, elle est présente. Donc là, est-ce que toi, tu l'auras obéi dans le, le, le, le dans le haram Est-ce que tu l'auras obéi Ça veut dire tu leur accordé un droit d'obéissance ici Non, tu sais que l'obéissance, elle est Allah Azza wa Est-ce que tu l'as fait seulement par chahoua Parce que tu as le goût de le faire Non, tu le fais parce que tu es contraint. Tu es contraint par la force d'olmane. Là tu es, en, on te mène à le faire de façon injuste et nafsan illa illa Ce que c'est clair jusqu'à maintenant? Oui. Non, ça c'est le premier. Le premier, si quelqu'un croit que leur hukm est meilleur que le hukm d'Allah Azawajal, ou bien qu'ils ont aussi le droit à faire le hukm tout comme Allah Azawajal, que bon, c'est libre à eux, ok? Comme dans la laïcité, bien sûr. La laïcité, c'est quoi? Ce qui a Dieu, il est pour Dieu. Ce qui a César, il est à César. Ok? Donc ça, c'est shirkun akbar, ça, c'est shirk majeur, shirk d'utâ'a. C'est clair ici pourquoi parce que la laïcité eh bien c'est le fait de de euh, soit de vider la religion de sa dimension publique de la vie publique de l'enlever de la vie publique ou bien de lui donner le droit d'être dans la vie publique en tant que partenaire participant tu peux dire la religion peut donner comme par exemple c'est le cas aux États-Unis OK aux États-Unis dans la culture américaine dans la politique américaine on sait que la religion est très présente Mais elle est présente en tant que quoi En tant que partenaire. La religion, le christianisme peut peut s'exprimer sur le grandes questions de de société, de politique, et ainsi de suite. Et il y a d'autres opinions aussi. que le meilleur gagne. Vous comprenez Donc, dans les deux cas ici, c'est Shirkuh. Akbar, on ne parle pas bien sûr du du christianisme que c'est le fait de de de ne pas l'accepter dans le truc. C'est Shirkuh. Akbar, on parle bien sûr de l'islam. Euh, Allez, passons. Au deuxième cas de figure ici. Le deuxième cas <coughs> principal. B. أَنْ يَجْهَلَ أَنَّهُمْ خَالَفُ أَمْرَ اللَّهُ وَظَنَّ أَنَّهُمْ <coughs> عَلَى حَقِّن Qu'ils ne sachent pas qu'ils ont été à l'encontre du حكم d'Allah Azzawajal. Tu leur as obéi parce que tu ne savais pas que ce n'est pas ça ce que le حكم d'Allah Azzawajal il est. V'en Par jahel, par ignorance. Alors ils disent les ulama. فَهَذَا لَا يَأْثَمُ Alors une telle personne n'est pas blâmable, n'est pas coupable par Allah Azza wa Parce que toi, tu n'as pas obéi au shiikh en pensant et en savant, en sachant plutôt que ce qu'il t'a dit de faire, c'est contraire au hokm d'Allah Azza wa Non, tu as obéi au shiikh tout simplement parce que tu dis mais lui c'est le shiikh, il connaît le dîn, c'est lui il m'a dit, ça veut dire Allah Azza wa il aime ça. Vous comprenez Comme c'est habituellement la question pour la partie majeure des questions de faire de taqlid et ainsi de suite, lorsque les gens Avec un bon cœur, une bonne intention, ils vont aller voir le shihr du coin, le imam du village, le imam du masjid ou autre chose, pour lui dire Ya shihr, qu'est-ce que je fais si ma salade, si je fais si je fais telle chose dans ma salade, qu'est-ce que je fais? Là, si le shihr, il va donner comme réponse du n'importe quoi, il se trompe parce qu'il n'est pas informé. Taqwa ou Allah Azza wa azawajal qui est responsable auprès d'Allah azawajal, c'est le shihr. Bien sûr, il y a des exceptions. C'est quoi ces exceptions? De un Les questions très évidentes de la religion. Alors, pour le commun des musulmans, sauf exception comme un nouveau musulman ou autre chose, mais pour le commun des musulmans, on n'a pas quoi? On n'a pas le droit, parce qu'on les connaît. Parce qu'il doit avoir une limite. Est-ce qu'on est, qu est d'accord qu'il doit avoir une limite à ce qu'on peut dire « je ne savais pas? »« Je fais confiance au cher. oui, on fait confiance au cher, mais il doit avoir une limite. » On fait confiance au Cheikh, dans quoi exactement Si le Cheikh, il va te dire, voler, c'est halal. Ça, c'est mon ishtihad. J'ai bien étudié la question et finalement, voler, c'est halal. Est ce qu'on peut le dire, le Cheikh, il a dit Mentir, c'est halal, il va te dire, cher T'en fais pas là. Mentir, c'est halal, j'ai bien étudié la question. On fait pas confiance, on va pas dire, la... c'est la confiance qui l'emporte ici. Non? Ce qui l'emporte ici, c'est quoi C'est les choses bien stables, saouab et tout dit. Si un cheikh il va vous dire un jour il va vous dire regardez j'ai bien étudié la question même pas un cheikh y à 50 cheikh ils ont fait un congrès comme ils font de nos jours qui essaient parfois de de comment dit-là c'est euh, quoi le mot to impress v vont te dire c'est souvent c'est des gouverneurs qui des gens qui ont l'argent que le pouvoir et ainsi de suite encore une fois pour faire passer un agenda ils vont organiser un congrès, va dire congrès mondial de kibarul ulama des grands savants ainsi de suite, il va regrouper 50, 70, 100 turbans à travers le monde, des personnes connues ou méconnues, peu importe, mais le plus important c'est un grand turban qui monte vers le ciel comme ça, bien vêtu et là c'est un hôtel de luxe, et il y a les médias, il y a tout le tout l'effet du waouh ici. Et qu'est-ce qu'on va te dire On va te dire « Ettafaqal machayikh » Les grands ulama se sont tous entendus et voilà le bayan, voilà le communiqué. Qu'en réalité, qu'est-ce qu'il y a Tous, ils n'en fait que quoi Bien manger, buffet après buffet, bien être hébergé, ainsi de suite. Après ça, ils venaient pendant 5 heures pour jouer entend quelqu'un parler, tous étaient endormis comme ça, et à la fin il y a un communiqué que quelqu'un a déjà écrit dans un bureau quelque part, et eux, tout ce qu'on leur demande c'est quoi D'être présent pour prendre les photos. Alors, si un jour il y a soixante-dix, comme ça entre guillemets, chers qui se rassemblent pour faire une chose pareille, qui vont nous dire à la fin, c'est quoi On vous le dit. Que si je n'ai, ce n'est pas obligatoire. On vous le dit, que le hajj c'est n'est pas obligatoire. Qu'est-ce qu'on qu va dire ici Est-ce qu'on va dire c'est une question de confiance On fait confiance aux ulemas, nous, ma Est-ce que la confiance, elle a lieu d'être ici Non. Donc, on s'entend qu'il doit y avoir une ligne qui sépare la confiance. Elle est où et Elle n'est pas où. Cette ligne qui sépare, c'est de un, les questions évidentes de hadith qui font faut l'unanimité des muslimines à travers l'histoire Quand on dit l'unanimité, c'est pas 100%. Il n'y a jamais de 100% de quoi à travers l'histoire. Ok, il y a toujours après le temps des sâhâbâl-dînâlâm, il y a toujours eu de. Ok, mais on parle ici de quoi Du 99% des musulmanes. 99% des musulmanes à travers le monde, ils savent que le porc c'est haram. Manger du porc c'est haram. Est-ce qu'il y a des entre guillemets musulmanes qui dit qui pourrait dire que l'alcool c'est pas haram, que le porc c'est pas haram Ça, ça existe on ne leur donne pas d'importance sinon aucune aucune valeur ici dans le calcul donc les questions évidentes de dîn transférées de génération à autre ça le shaykh n'a aucun parole sur ça, aucun droit de parole ni le shaykh, ni le gouverneur, ni personne les autres questions alors là ça va dépendre de ta connaissance le plus que tu connais dîn le plus que tu sais aussi au fond de toi-même que ça c'est pas une question de ishtihad Ce n'est pas une question de, de ishtihad. Alors, encore une fois, là, c'est de façon relative d'une personne à une autre. Ça dépend de la langue. Le Ujma, celui qui connaît l'arabe, celui qui ne connaît pas l'arabe, ce n'est pas la même chose. c'est n'est pas la même responsabilité auprès d'Allah de pouvoir lire les textes directement, connaître les textes. Vous comprenez Ça dépend du niveau d'instruction euh, de la personne. Ça dépend de l'accès que la personne elle a aux ulamas plusieurs ulama de vérifier écouter différents avis ainsi de suite donc là c'est là qu'on peut faire distinction entre des questions qui sont des questions de istihaad des questions de d'effort de réflexion et des questions dans lesquelles il y a pas de il y a pas de ishtihad. mais en bref ça revient à deux choses ça revient à la capacité de la personne d'apprendre donc rappelons ici que la personne celui qui ne fait pas son travail partisan du moindre effort ne fait pas de recherche n'essaye pas d'apprendre son digne. c'est tout à fait normal que lui il va être floué dans certaines situations et ce n'est pas qu'il dit vrai qu'il dit faux alors une telle personne si elle n'a pas fait son travail n'étudie pas assez la religion elle est blâmable auprès d'Allah c'est clair mais pas au niveau d'atteindre quoi au niveau d'atteindre shirk. OK Donc dans les questions qu'on appelle ça al-khafiya, les questions qui demandent un peu plus de connaissances dans ad-din, OK Le fait d'avoir obéi au shirk dans la désobéissance d'Allah Azza wa ça va pas mener la personne vers ash-shirk, sauf si la personne elle le fait en connaissance de cause comme on a dit ici dans le premier cas. Ya'rifu hukm le jugement d'Allah Azza wa et que ça c'est contraire au jugement d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Donc, question ici. هَلْ اتِبَعُوا الْعَالِمُ وَلْأَخْضُ بِقَوْلِهِ يَتْخُلُوا فِي هادَا الْبَابِ Est-ce que suivre le «عَالِم» Écoutez le «عَالِم». Est-ce que ça rentre dans ça, dans ce chapitre C'est pour ça j'ai dit il faut faire très attention ici. الْإِطْلَاقَاتِ Donner des principes comme ça de façon générale. Différence entre des principes qui sont présentés comme un titre, comme une formulation, comme une introduction, et entre se contenter quoi du principe général sans comprendre ses restrictions, sans demande d'application et ainsi de suite. Alors si je vous dis obéir au gouverneur, obéir au savant, que ça peut être du shirk billah azzawajal. Juste comme ça, et je m'arrête et je quitte. Là j'ai ouvert quoi Une grosse porte, Baboucharin, qui ouvre la œuvre chemin, interprétation de un, interprétation qui pourrait être extrême d'une façon ou d'une autre. Et de deux, je viens de créer ici une un semblant de contradiction avec plusieurs. Il y a des ayats, il y a des hadiths qui nous demandent d'obéir au gouverneur et qui nous demandent aussi d'obéir aux savants et de suivre les ulama, n'est-ce pas C'est clair On sait dans le dîn qu'on doit suivre les ulama, on doit suivre les savants. Alors c'est pour ça qu'allou, أم في تبيّن شر الله فليس من هذا الباب بل على الجاهل أن يطيع العلم الذي يثق بدينه وعلمه وطاعته إياه ليس لشخصه. On doit obéir aux ulama, aux savants. Dans un cadre bien particulier, c'est quoi ce cadre-là C'est dans le cadre de leur mission de nous clarifier le din d'Allah Azza wa pas de légiférer. Grande distinction ici entre le fait de croire, comme dans le christianisme, que l'Église a le droit de décider de c'est quoi la religion, elle a le droit de modifier la religion, elle a le droit d'imposer la religion, la version de la religion qu'elle veut, Ça n'existe pas dans le din, dans l'islam. Ça c'est shirkun akbar, shirk majeur. Et entre le fait de dire quoi les savants sont la référence qui nous clarifie la religion. Ils ont le travail, c'est tout à fait logique. Ce sont les experts du domaine. On attend de eux un savant, ce qu'on attend de lui, et ce qu'Allah veut de lui aussi, c'est qu'il dédie son temps et son effort à toujours apprendre plus, à toujours réfléchir, à toujours méditer, à toujours chercher, à toujours débattre, à questionner ceux qui ont plus de science que lui, à mémoriser, ainsi de suite. Pour que quoi Son esprit soit plein d'informations et quoi aussi que son esprit soit éveillé presque en tout temps. OK, toujours il est présent, c'est une c'est l'expert du domaine. Alors c'est un peu comme le le fait si je vous dis si je vous dis que sur la table, là-bas sur la table, il y a le message d'Allah Azza wa il y a un message qui nous vient d'Allah Azza wa un commandement d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mais que la chambre ici ou bien la salle, elle est obscure, il y a pas de lumière du tout. Le alim, c'est celui qui va nous amener la torche. Qui va mettre la lumière sur le message, ça c'est sa mission à lui. On a besoin de lui pour faire ça. Mais le moment où il prend un objet pour effacer des parties de ce livre, ou bien une plume pour écrire quelque chose sur ce livre, qu'est-ce qu'on va lui dire Lève ta rabbin, tu n'es pas un seigneur, tu n'es pas un partenaire dans la azodel, enlève ta main, t'as pas le droit de toucher le message. C'est clair La différence entre les deux Oui, Akhi. Est-ce que, est que la fatwa serait une sorte de Les fatwas, est-ce que la fatwa c'est une légifération Non. La fatwa n'est pas une légifération. La fatwa, la fatwa au vrai sens, au sens réel, comme les ulama le veulent, c'est un ishtihad. Ok, C'est pour ça les ulama souvent ils disent « هذا رأيي هذا ما أره في المسألة والله أعلم » Ça, c'est mon opinion. Wallahu a'lam. comprenez Les ulama, les vrais ulama, ne vont jamais dire de leur propre ishtihad personnel « Hatha Ça, c'est le jugement d'Allah Azza wa Jamais, jamais, jamais. Si quelqu'un parle comme ça, c'est pas un alim, certain. Mais, encore une fois, dans les questions évidentes, claires de din, on dit quoi ?« Hatha hukmullah ». Si quelqu'un, il me demande, il me dit « Puis-je faire quatre salades par jour à la place de cinq Puis-je me contenter de quatre pour entrer, en, en, entrer le Jannah Je vais lui dire « Non, non, non, non, il faut faire cinq. » Il va me dire « Tu es certain ?» Je vais lui dire « quoi Ça C'est le Hukm d'Allah. » Je peux le dire en pleine confiance. C'est clair. Mais si quelqu'un me demande quelque chose sur une question de khilaf, de ishtihad, mettant « Est-ce que le sang, est-ce que la sortie de sang, par exemple, un peu de sang à Damoul est-ce que ça rend le woudou, par exemple ?» Est-ce que ça abolit le woudou, ok euh, des, des choses pareilles. Alors, qu'est-ce que je dis dans une telle situation dire l'opinion de tel madhabe et de tel madhabe, ils ont utilisé tel hadith comme... Et ça semble être, selon mon opinion, la bonne opinion, l'opinion la plus forte, Wallahu a'lam. Parce que dans la religion d'Allah Azza wa en réalité, présenter ce qui est déjà connu, de hadid, c'est pas une question de on appelle pas ça une fatwa. Que les gens, c'est ça l'erreur que les gens, ils font, les gens, ils appellent fatwa toute question qu'on a qu'on demande à un cheikh. Si si quelqu'un qui n'est pas musulman, il vient te voir, toi, toi qui ne te considères pas comme un savant, tu n'as jamais dit moi je suis un alim de l'islam. Quelqu'un qui n'est pas musulman, il vient pour te dire, te dit "J'ai question pour toi. Est-ce que c'est vrai que dans votre religion le porc c'est interdit Tu veux dire Oui, c'est vrai, le port c'est interdit. Est-ce que tu as fait une fatwa? Haliaqulubid alika ahad. Non, c'est pas toute réponse faite à une question sur la religion qui est une fatwa. Fatwa, c'est sur les nouvelles questions qui demandent istihaad. Comprenez? Souvent, c'est des questions qu'on appelle ici an nawazil, questions qui sont nouvelles, qui sont contemporaines, qui sont plus contextuelles ou autre chose. Alors, cette fatwa là. Encore une fois, sauf si elle répond à quelque chose de bien évident dans la religion, dans l'Arzoudeh, ce n'est pas légiférer. C'est donner son avis, mais c'est pas un avis comme. Alors important ici, quelqu'un va nous dire. Alors pourquoi est-ce que le shérif a le droit de donner son avis et moi je donne pas mon avis C'est quoi la différence ici Selon vous C'est pas un « alim », mais c'est quoi la différence Pourquoi est-ce que l'opinion du « cher » Quelqu'un va dire « mais ça c'est l'opinion, c'est c'est son opinion, libre à lui » Comme ça il présente ça dans les plateaux de télé, dans les pays arabes et tout, il présente ça comme ça, ok ?« Je respecte ton opinion, mais le journaliste on va lui accorder maintenant la parole, c'est quoi ton opinion à toi ?»« Opinion, opinion » Non, Non, non, non, pourquoi Qui pourrait nous dire pourquoi Oui Il a étudié ça, il a appris ça, non? C'est une spécialisation, non? Tout à fait logique. Il a des fondements. Barak barakallahu Fik. Même si l'opinion du Alim, c'est son opinion, parce que quelqu'un pourrait nous dire, alors quelle est la différence? C'est ça, c'est parmi les chibouhats des, des, des Almaniers de la laïcité dans les pays musulmans. Ok, c'est parmi les chibouhats les, les plus fréquents. C'est tu sais quoi? Quelle est la différence entre l'opinion du Parlement et l'opinion des, des savants? Les deux c'est des istihaad humains, c'est des êtres humains qui font opinion. Alors pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que le, est le istihaad du Parlement, l'opinion des parlementaires, ça serait shirkun akbar, shirkta d'obéissance » et que l'opinion de quoi, de vos savants à lui, et de, à vous et Malik, et Abu Hanifa, et les muftis de je sais pas quoi? Pourquoi est-ce que c'est? Pourquoi c'est pas que c'est pas c'est pas la même la même logique qui, qui s'applique? c'est que le alim en plus d'être un expert aussi le alim son paradigme la machine qui fait sortir ses opinions c'est quoi c'est une machine fondée sur le sur les fondements de la religion elle-même elle n'est pas fondée sur le el hawa n'est pas elle a elle a des restrictions des restrictions bien claires elle a une méthodologie bien claire c'est pour ça que comme on a mentionné dans plusieurs cours auparavant parfois un alim il va faire Il va donner une opinion, mais une opinion qui est complètement à côté. Que les ulamas eux-mêmes, ils vont... Non, non, ils vont dire ça, c'est saqqata tout le Ça c'est saqqta, ça c'est grave ce qu'il a dit. Ça, ça on, on l'efface. Elle n'a aucune place dans le fiqh. Même si c'est Malik ou Abu Hanifa ou Ahmed ou n'importe qui qui l'a dit, que ça, elle doit être, quoi Exclu du domaine du fiqh. Pourquoi Parce qu'elle a failli à l'un des grands principes de l'islam. C'est Est-ce que vous voyez la distinction entre les deux La machine qui fait sortir. Le alim, lorsqu'il fait son istihad, il va revenir au Coran, il va revenir à, à Sunna. c'est un alim rabbani qui craint Allah, il va faire istighfar, demander l'aide d'Allah, que Allah le guide. Parfois, des ulamaïs font istighfar, ils vont, ils vont faire euh, salat l'istighara, ou bien ils vont qiyam l'ayl, vont faire « Pour que Allah, il l'illumine, pour qu'il le guide vers quoi, la, la réponse. C'est clair? Non. Euh, طيب. Parler de ça. Taqsimu an-nas C'est quoi? Les types de personnes ici, selon la, leur connaissance du hukm d'Allah dans une question bien particulière. Encore une fois ici, on est un peu dans le domaine de ossoul mais dans quelques résumés très brefs, parce que c'est important, comme on a dit, pour bien comprendre ce genre de questions un peu sensible. Les gens, habituellement, envers un hukm d'Allah il y a trois types de personnes. Soit jahilon, quelqu'un qui est un ignorant. Ignorant, ça veut dire, pas un ignorant, ça veut dire c'est une insulte, ok T'es un ignorant, tu connais rien, non Ignorance, ça veut dire c'est un « ami, un musulman du commun des musulmans, Quelqu'un musulman de par sa fitra, qui connaît un peu les fondements de sa religion. Mais son intérêt principal, c'est pas d'apprendre beaucoup la religion. Il connaît juste assez la religion d'Allah zone. Donc, lui, « yuqallidu man wa » Qu'est-ce qu'il fait, lui Lui, il fait le « taqlid ».« Taqlid », c'est quoi C'est suivre à, à l'aveuglette. C'est un peu « obéir ». Mais obéir, pourquoi encore une fois Obéir avec la condition que je t'obéis en tant que alim parce que je pense que tu obéis à Allah Azza wa C'est clair Et même ici le jahil, l'ignorant, il obéit à qui Il obéit à une personne En qui il a confiance. La confiance, elle doit être reliée à deux choses. Dinihi wa ilmihi. J'ai confiance en ta science, en ton degré de connaissance. J'ai aussi confiance en ton intégrité, en ta religion, ta pratique, ta crainte dans l'arzod. Wa Si je sais que tu es une mauvaise personne, tu crains pas tu T'es pas quelqu'un de sérieux dans ton dîn. J'ai pas le droit de te suivre, de faire le taqlid même si tu es, même si tu as un doctorat fisherier. Et le contraire aussi est vrai. Si je sais que tu es quelqu'un de très pieux, je pense azawadil, que tu es quelqu'un qui craint Allah. Azawadil. Tu es azawadil, un très bon croyant, mais qui ne connaît pas beaucoup Haddine aussi. Je n'ai pas le droit de faire ton taqlid et de te suivre parce que tu n'es pas qualifié pour être suivi. Tu n'es pas un halim. Deuxième niveau, un peu supérieur à celui-là qui est Le commun de ce qu'on appelle de nos jours Cheikh ou bien Da'iyah. Quelqu'un qui appelle vers Allah Azza wa Jal et ainsi de suite. La majorité sont de ce domaine. Talib ou C'est quoi Talib ou C'est un étudiant de la religion. C'est quelqu'un qui s'intéresse, qui étudie beaucoup la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il reste que ce n'est pas quelqu'un qui a atteint un niveau qui fait de lui quoi un, un alim, un savant. Alors Talib ou l'étudiant de la religion d'Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il fait lui Lorsqu'il ne connaît pas unحكم d'Allah et qu'il qu voit qu'il y a deux trois opinions, qu'est-ce qu'il fait, talebul 'ilm Est-ce que lui il est au niveau de taqlid, de muqallid toujours Il fait comme s'il comprend rien, connaît rien. Si c'est un taleb 'ilm, c'est pas un 'alim. Un 'alim c'est lui qui fait son propre ijtihad. 'alim c'est lui qui prend Ibn Hajar rahimah Allah c'est un mujtahid c'est un alim lui il, a, il peut se permettre de dire quoi je vais écrire un sharh de Sahih al-Bukhari je vais faire mon propre effort OK et il va écrire plusieurs tomes il va faire son propre sharh son propre commentaire sur Sahih al-Bukhari parce que de alhamdulillah il a confiance en ce qu'Allah lui a donné mais plus que ça shahida lahu ul les grands savants quoi ont témoigné ses propres enseignants à lui les grands savants ont témoigné que toi tu es quelqu'un d'exceptionnel Allah Azza wa t'a donné un ilm qui est exceptionnel il peut s'aventurer il peut avoir une certaine dur un, un certain courage dans l'interprétation des textes et aller lire les hadiths de Sahih al-Bukhari, faire des recherches comparatives et même initier du ilm de soi-même de ce qu'Allah Azza wa Jal alayhi mais la majorité de ceux qu'on appelle chers communément n'ont pas atteint ce niveau là de alim qui peut faire ijtihad alors il sont quoi talib ilm on va pas on peut pas comparer tu peux pas comparer ton cher standard ton cher du masjid » que euh, les gens habituellement respectent et si, quand c'est si connaît beaucoup dans le din avec quelqu'un qui est dans la rue qui qui connaît pas quelqu'un juste un normal qui connaît à peine comment réciter 10 euh, 10 petites souras du Coran en sont là-dessus Voilà, mais c'est quoi son obligation à lui, c'est quoi son devoir lorsqu'il veut savoir le jugement de sur une chose, c'est أنظر Il va essayer de faire une certaine étude quoi, comparative. Qu'est-ce que Malik, rahimahullah, il a dit sur cette question? Qu'est-ce que Abu Hanif, rahimahullah, il a dit sur cette question? Et qu'est-ce que Nawawi, rahimahullah, comment est-ce qu'il a présenté les différentes opinions, ainsi de suite? Il va faire, bien sûr, dépendamment de ses capacités, de temps libre, et ainsi de suite, dépendamment de l'importance de la question, il va habituellement faire une, quoi? Une recherche. Et là, « Ya tarajahou qad ya lahu», souvent, après beaucoup de recherches, et eh bien, il va avoir il va tendre plus vers une opinion vers, que vers que vers les hommes. C'est clair. Wa amma al-alim lu savant maintenant lu alim yakhudh al-hukm min al-adillah normalement il prend directement le d'Allah et Et le taqlid pour lui, c'est quoi C'est un simple support. Ça peut l'intéresser. peut trouver des choses intéressantes, bien sûr, en revenant au livre des et ainsi de suite. Toujours, on découvre de nouvelles façons de faire le istidlal. Mais il est alim. Il peut avoir son propre opinion. « Ra'i qawli fatwa yuftibihi » Il va faire son propre, sa propre fatwa sur une question. C'est clair Oui Taïb, bonne question ici, euh, une grande question, bien sûr, je ne peux pas répondre maintenant toute, toute la réponse, mais je, vous, je vais vous donner une réponse à un indice très simple, ok, pour ne pas qu'on se casse la tête, pour garder ça, pour garder la tête tranquille, et ne pas avoir des problèmes à l'extérieur, pas ici. Pour ne pas avoir des problèmes, c'est quoi C'est que nul n'est un alim, nul n'est un alim, nul n'est un savant, si, entre autres, les ulama, les savants, avant lui, la génération avant lui, qui l'ont précédé, n'ont pas témoigné que lui, il est alim. C'est clair Donc, le Isnaad, chaîne de narration, tout comme il y a dans le Coran, les récitations, et comme dans les, il y a dans les hadiths, okay? ça existe aussi dans quoi Non, l'ilm. Si quelqu'un me dit, je suis alim, moi, je suis alim. Moi, alimun. On va lui dire, qui sont tes ulamas à toi Qui sont tes ulamas, les savants qui t'ont précédé Tes enseignants, qui t'a appris à dire Il va dire, Foulan, foulan, foulan. S'il va mentionner des ulémas respectables, on va dire ok. Est-ce que eux, ils ont témoigné que toi tu es quoi? Un alim. Que on passe la torche à toi. Tu es la prochaine génération. Si eux ils ont témoigné que es alim, j'ai aucun problème. Alim, Mais s'il y a personne qui a témoigné que toi tu, tu es alim, on ne peut pas s'auto déclarer alim et on ne peut pas être déclaré alim par ceux qui ne sont pas des alim. Pour être alim Parmi les critères, c'est qu'il faut être déclaré alim par ceux qui sont des ulama. Alors juste ce paramètre, ça vous permet de ne pas vous casser la tête avec des choses plus détaillées. Na. La marque. 2.10, on Taqlid, taqlid c'est le suivi à la Tu viens, tu me dis euh Tout à l'heure dans ma salade j'ai euh, j'ai oublié de dire Subhanallah ala. Al Qu'est-ce que je fais Alors moi je vais te dire ok la prochaine fois tu fais deux euh, sujuds seh avant etteslim. Barakallahu fe, tu pars Appelle ça quoi Taklîd. Tu m'as pas dit c'est quoi le dalil Le hadith il est où Mais euh, pourquoi est-ce que le hadith il indique ça Hadîth rapporté par qui Est-ce qu'il est, qu est sacré ou faible T'as pas demandé ça. Tu as suivi à l'aveuglette. On appelle ça quoi Таклид е тоа што е мулд. Всеки лаж? Нема. Фикабарг Аллах. Таклид не е сигурно, не е таклид не е секогаш харам, не е секогаш што? Лисит. Како најди. Таклид, таклид кој е контраарм мои кроења, а што е хала лисит? Таклид контраарм мои кроења, фер, а што е « euh, Moi, je suis malikite. » Qu'est-ce que Malik, il a dit sur cette question Il a dit qu'on doit faire telle chose et telle chose. Mais moi, je le f... je sais au fond de moi-même que l'opinion de Malik, que je donne ce moment, par exemple, ok, c'est pas le contraire à Malik, j'aurais pu donner le même exemple sur Shafiri ou Abu Hanifa ou Ahmed. « Je le sais profondément que l'opinion de Malik sur cette question, elle est fausse. Son hadith comme délil, il est faible. » il y a d'autres hadiths qui sont authentiques qui sont très clairs, très évidents. Je le crois. Est-ce que j'ai le droit de faire taqlid de Malik dans ce cas-là Non. C'est clair. J'ai pas le droit de de le faire. Donc le taqlid parfois il n'est pas licite et parfois le taqlid il est licite et il est même obligatoire parce qu'il y a des gens, il y a dumun at-taqlid, il y a des gens qui Renier le taqlid de façon à 100%. Si on va renier le taqlid à 100%, alors, euh, les, les communes des musulmans, ils, ils, ils vont oublier à Allah Azza wa Jal comment Lorsque quelqu'un se convertit à l'islam, il vient de devenir musulman, on va lui dire « Ashadu Allah ilay Allah, ashadu al Muhammad Rasulullah ».« Ashadu Allah ilay Allah, ashadu al Muhammad Rasulullah ». Après ça, il dit « Je fais quoi maintenant ?»« On va faire la salat maintenant, la prière dans le masjid. Viens prier avec nous. Je sais pas comment faire la prière. Juste tu nous suis. Tu fais la même chose que nous. » Quand il termine, je dis « Viens, maintenant je vais t'apprendre comment dire ça. Tu vas dire « Allahu Akbar », tu vas réciter le al-Fatihah. Qu'est-ce qu'il est en train de faire Taqlid. Alors imaginez si je vais lui dire tout de suite « Non, tu dois aller étudier les hadiths. » Tu vas bien les comprendre, t'assurer que tu es en train de suivre des hadiths authentiques pour faire ta salat comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il ne faut pas être muqallid. Non, non, non, non. il faut obéir directement Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça ne ferait pas de sens. قال ابو حنيفه رحمه الله تعالى اذا صح الحديث فهو مذهبي امام ابو حنيفه ça c'est une parole qui s'est répétée dans, sur la langue de plusieurs ulama entre autres Abu Hanifa ainsi que Al-Shafi'i Abu Hanifa il dit si le hadith il est sahih c'est mon madhhab ça veut dire même après ma mort si moi un hadith je ne le savais pas je ne le connaissais pas et que vous allez le connaître après ma mort et qu'il est hadith sachez que ce hadith là c'est mon madhhab à moi c'est clair Donc, Un é Clayалим не собира на никакие преселепят не Claire staple власне reiterate в отношение, адрabilно со Съртитетом кел من и ascendrat имам Шафии Franken guardали. Если вы в большин如此 в книгу в Шдакас أس Smart ofl's Resul Allah Пов news until their National of the Prophet Т factувайте на Суб- ia be Anthony и пишите колени и Si vous trouvez dans mon livre, il dit Shafi'i, si vous trouvez dans mes écrits quelque chose de contraire à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors suivez la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et délaissez ce que moi j'ai dit. clair. Cette narration-là ou bien ces paroles-là se trouvent dans le livre al Sharh al Muhadza de l'Imam Al-Nawawi, rahma'ullah wa ta ta'ala. l'imam Ahmad il a dit « La tuqallidni » «Ne fais pas mon taqlid, ولا tuqallid malikan, ni le taqlid de Malik, ولا shafi'i, ni shafi'i, ni al-awza'i, ni al-thawrii. » Tout ça, c'est des grands savants de l'islam. «Wa khuz min haithu akhadu, et prend de là où ils ont pris. » Leur source, c'était quoi «Quran et Sunna va prendre de la même source. » Bien sûr, encore une fois, ce n'est pas contraint ce qu'on m'en tout à l'heure. «Ahmad rahimahullah ta'ala, il s'adresse à qui ?» A des personnes qui sont qualifiées, que lui, il sait. Il y a des gens de ses étudiants ou autre chose, il voit qu'il s'attache trop à ses opinions. Qu'est-ce que tu dis, toi, Ahmed Qu'est-ce que tu dis, toi, Ahmed Alors, il lui dit quoi Prends pas mon opinion, ni l'opinion op op de chef, ni. va chercher surtout dans leur temps. C'était ce qu'on appelle Asr al-Riwaya, que c'était encore un temps de, de narration. Et le niveau intellectuel des muslimines, ça veut dire niveau intellectuel, euh, niveau, euh, comment on peut dire ça intellectuels dans le cadre de la religion, des sciences de la religion, étaient beaucoup plus élevé que de nos jours. Okay? De nos jours, tu ne peux pas dire à des gens « Prends pas de Malik ni de Ahmad, khud min haïthu akhadou » Tu peux pas dire ça au commun des gens. Mais dans leur temps, la langue, l'aura, qui est beaucoup plus puissante pour permettre aux gens de comprendre les hadiths du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et les hadiths aussi étaient quoi La culture de riway, à la connaissance des hadiths et ainsi de suite, était beaucoup plus présente. Donc oui, si quelqu'un est capable d'étudier, digne d'aller faire ses propres recherches, on va lui dire quoi Va faire des recherches. Va faire. Des... Le plus qu'on est proche du livre d'Allah Azzawajal, le sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le plus qu'on est sur la bonne voie, droiture. Pas seulement le plus que je suis proche du livre d'Al-Azhar dans mes œuvres. Oui, dans mes œuvres avant tout, mais aussi quoi dans le dans le manque de dans l'absence de d'intermédiaire. C'est clair. Je prends. Je suis allé au Qur'an. J'ai lu moi-même par Al-Azhar. J'ai cherché dans les tafsirs. À condition toujours, on le répète, d'être qualifié pour le faire. Euh, dans Ibn Abbas, on a parlé cela. On a mentionné cela plus tôt. Euh, Imam Ahmad il dit «عجب тули qawmin عرفу лиснад وصحатahu, يذهбуна илра ию суфиан». И Аллаху Та'ала ёкул «фалиахзари ладзина юкалифуна ан амрии, антосибаум фитна, ау юсибаум азабу алим». Il dit Imam Ahmad «Рахима الله». «Je suis surpris». «Je suis surpris». ça veut dire de façon негатив». «Je suis негативно surpris». «De personnes», «De gens» «Ки знаеш лиснад». «Les narrations» qui connaissent l'authenticité des narrations qui vont à la place prendre l'opinion de Soufiane Soufiane Thawri l'un des grands savants de l'islam et qui laisse quoi la parole d'Allah et de son prophète est-ce qu'il est content avec ces gens Imam Ahmed non mais qu'est-ce que vous remarquez dans cette narration que je viens de citer il y a détail qui confirme ce qu'on disait tout à l'heure Ајибту ле кавмин ёарфунал иснадаваса хатаву. Je suis négativement surpris je suis déçu de ceux qui connaissent les chaînes de narration et leur authenticité. <coughs> et qui vont à la place prendre quoi l'opinion de Sofiane. Il parle, il parle pas de Ајибту ле Амиyid, il parle pas du gars de la rue. Il parle de ceux qui connaissent le иснад. Comprenez, ils connaissent connaît le isnaid, connaissent les hadiths, ils connaissent, des, ils connaissent par cœur des milliers de hadiths du prophète, il connaît le rizal, il connaît, les, il connaît les, les, les narrateurs, il sait que ça c'est un narrateur faible et ça c'est fiable et ainsi de suite. Mais il apprend tout ça pour rien du tout. Après ça, il va dire qu'est-ce que Soufiane Thauri l'a dit Ce que Soufiane Thauri l'a dit, moi je vais le faire à l'aveuglette alors Ahmad, il dit rah Allah c'est pas normal parce que Allah il dit falyahdhar alladhina yukhalifuna amrih an tusibahum fitna ou yusibahum adhab Allah azza menace de celui ou bien il menace subhanahu wa ta ta'ala ceux qui vont à l'encontre de son amr, de ordre de l'ordre de l'enseignement du prophète sallalahu alayhi wa sallam, que Allah azza leur donner quoi une fitna ou une punition sévère adabul алим. il dit ahmed rahima allah taala atadri mal fitna al fitnat ash-shirk est ce que tu sais c'est quoi la fitna il dit rahima allah taala al fitna safat ash-shirk safat ash-shirk pourquoi la'alla idha radda ba'd qawlihi an yaqa'a fi qalbihi shay'un min az-zaygh fiyahlik peut-être il va rejeter certaines des paroles l'éprouver, il va le tester avec une fitna dans son cœur et qu'il va s'égarer du chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah Azza wa Jalla qui mentionne ici dans surat At-Tawbah, "ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم" que les منافقين se sont détournés du livre d'Allah Azza et Allah Azza wa Jalla a fait détourner leur cœur du chemin de la droiture. Celui qui se détourne du Coran, de la Sunna, sans cœur il va se détourner du chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala عقوبه الله il y avait une question oui c'est imam ahmed rahimahullah n'am et parole c'est parole de imam ahmed <brainstorming> n'am Taïb, euh, comme on a mentionné, les choses qui sont évidentes ou presque évidentes dans Ad-Din, on peut s'exprimer, ok. Surtout si le débat il est sur quelque chose de de pratique, de plus proche de nous, plus proche de nous. Comme on a dit tout à l'heure, moi on a parlé tout à l'heure euh, de la question de l'Amal dunya, travailler pour la dunya, travailler pour la Akhirah, ok. Quelqu'un va dire Moi, mon opinion, c'est que euh, un imam, on ne, de, on ne devrait pas lui payer plus que tel montant parce que ça correspond à telle situation et que il devrait ses principales responsabilités devraient être quoi de diriger la salade et d'enseigner le Coran la... parce que Allah, Azza wa Ce qu'il aime le plus pour nous, c'est un salat et c'est la chose la plus importante dans le din, ok Je pense, au Allah Ça n'a pas de problème si on a un peu de connaissances dans le din. Mais d'aller plus loin que ça, ça veut dire d'entrer dans le khilaf des ulamaïs, de dire je pense que l'opinion de Malik, qu'elle est meilleure que celle de Shafiri. C'est mon opinion, wa Allah Ça, il faut vraiment s'assurer d'avoir un certain quoi, minimum de connaissances, de bonnes connaissances dans les différentes sciences de la religion d'Allah Azzawajal, que ce soit source du hadith, au solfège, que ce soit la langue arabe avant tout bien sûr, que ce soit tafseer du Coran, pas mal de connaissances aussi du Coran par cœur, de hifz du Qur'an, qui la Azhar, connaissances de la ok? Parce que tout ça c'est les outils qui donnent à la personne la capacité de de pouvoir encore une fois faire la part des choses. Wallahu aleykum. Taï. Narration de Adib nous Abi uh, Adib nous Ibnou ibn Hatim radhiyallahou taala, عنه un compagnon du prophète sallallahu alaihi wasallam qui a انت ود سامع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الايه لا انتودو لو بروفيت صلى الله عليه وسلم رصيت ان ايه من القران الكريم من سوره и ان كال دي سبحانه وتعالى اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله كل لي جون دو الكتاب ايل زان في دو لو احبار اي Ils ont fait de eux des seigneurs avec Allah, Azza wa Jal. Est-ce que la l'ayal est claire? Comment est-ce que les gens du livre, ils ont fait de leurs savants, des ahbars avec Allah, Azza wa Jal Des partenaires, ou bien des arbats, des seigneurs avec Allah, Azza wa Jal. partenaires avec Allah. Mais Adi ibn ibn Hatim, radiyallahu ta'ala, anhu avant qu'il n'entre dans l'islam, il a dit à Rasulallah, « Inna lasna na'abuduhum. » Ya rasoul nous on ne les adore pas ça veut dire on, se, on ne se prosterne pas physiquement devant nos savants ou bien nos adorateurs pourquoi ce que Allah Azza wa Jall dit dans le Coran qu'on les a pris comme des arbaab avec Allah Azza wa Jall alors le prophète sur Allah s'il dit n'est-ce pas ils interdisent ce qu'Allah a halal fait tu haramone et ce qu'haram Allah fait tu licite ce qu'Allah Azza wa Jall il a interdit et vous leur obéissez Et ils vous rendent interdit ce qu'Allah Azzawajal l'a rendu licite et vous leur obéissez. Il a dit Bala, il a dit oui, il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Faitil ka Ça c'est leur ibadat. Vous êtes en train de les adorer avec Allah Azzawajal. C'est clair Donc, ce hadith, encore une fois, il est, il est très clair sur la question de « shirku ou « ata'a » de euh, « shirk » de l'obéissance. « Passons maintenant à notre dernière section pour aujourd'hui, Insha qui parle aussi de l'obéissance, mais sous un autre angle. Aussi un autre un autre euh, un autre sujet poids lourd, ok, qu'on va couvrir Insha Allahu et qui demande beaucoup de concentration. La question de At-Tahakum, c'est quoi Tahakum ici C'est encore une fois, c'est la référence. Prendre quelle référence pour la loi, pour les règles, pour le halal et pour le haram, pour la légalisation. « Enna min la tawhid illahi ta'ala ilayhi subhanahu wa ta'ala » que parmi les implications du tawhid Allah Azza wa Jal, c'est quoi C'est de revenir vers lui. Lorsqu'on n'est pas d'accord, ce que ça nous arrive en tant qu'être humain de ne pas être d'accord hmm Lorsqu'on laisse le choix libre aux êtres humains, les êtres humains c'est eux, comme dans le système démocratique par exemple, combien est-ce qu'il y a d'idées qui sortent Est-ce qu'il y a une limite au changement d'idées, au changement de lois, ce qui ce qui est bien aujourd'hui devient mal demain, là dans dix ans il va redevenir bien, dans dix ans il va redevenir... Il n'y a pas de limite. Alors, vu qu'on a des divergences entre nous, c'est quoi la référence Alors parmi les implications du Tawhid, c'est que la référence ça doit être Allah Azza wa Jall, l'ordre d'Allah Subhanahu wa Ta'ala, et taḥākum ila ghayri ma anzal Allah shirkun wa yusamma shirkat tashri' et que de prendre comme référence autre que la législation d'Allah Azza wa Jall, ce qu'Allah Azza wa Jall il a légiféré Subhanahu wa Ta'ala, et eh bien c'est shirk qu'on appelle habituellement shirk, on peut en passant Tout ça c'est des euh, tout ça c'est euh, encore une fois des مصطلحات qu'on utilise au sens académique on peut même ça on peut appeler le shirk de l'obéissance OK shirq ta'a mais parfois on va l'appeler aussi shirk, au shirk de la législation Shirk dans la législation طيب okay. dans sourate al-Ma'ida verset 44 45 47 jusqu'à 47 il y a des ayats dans sourate al-Ma'ida très connus très encore une fois relié à des sujets d'actualité, des choses pertinentes et ainsi de suite est très débattu. Je dis pas par les ulama, attention, mais par les chouyoukh, les gens qui ont une barbe et qui parlent de la religion. OK Et là ça peut aller de l'extrême est à l'extrême ouest. Pourquoi Tout simplement, c'est pas parce que Dine en tant que tel qui n'est pas clair. Non non, Dine il est clair. Mais c'est parce que c'est une question qui est de nos jours très politiser, vous allez comprendre pourquoi si vous n'avez pas déjà compris pourquoi c'est politiser, c'est quoi c'est quoi cette dimension. Donc, encore une fois, Allah Azza wa Jal, il nous a fait dans notre din que ça fait partie de din de quoi De revenir à sharia d'Allah Azza wa Jal et de prendre le jugement d'Allah Azza wa Jal comme référence. Ok Est-ce que ça, c'est la réalité dans le monde musulman aujourd'hui Aucunement. Okay. Donc, ça, c'est quelque chose de récent. Ça ne s'est presque jamais passé à travers l'histoire de l'islam. À travers l'histoire de l'islam, on a vu de toutes les couleurs. On a vu des tyrans, on a vu des méchants, on a vu des sectes, on a vu de toutes choses. Mais la question que le shara' d'Allah Azza wa que la charia d'Allah Azza wa ne soit pas la référence, la référence au moins de façon officielle, ça ne s'est presque jamais passé. À peine quelques exceptions très rares comme... L'événement historique très cité par les Mufassiris et ainsi de suite, lorsqu'ils parlent de ça, c'est lorsque les Tatars, les Mongols, ils ont envahi les terres de l'islam et qu'ils ont amené Al-Yasirq, un livre comme ça composé de plusieurs législations qu'ils ont voulu imposer sur les muslimines dans le temps de Dinkis Khan et ainsi de suite. Mais à part ça, dans l'histoire de l'islam, comme on a dit, « Al-Salih wa Al-Talih », le vrai croyant, l'hypocrite, le corrompu, Tout le monde se référer ne serait-ce que de façon quoi expressive, de façon officielle à la charia d'Allah azawajal. Situation exceptionnelle depuis bien sûr la disparition de la dernière khilafah ou le, le règne des Ottomans et que depuis ce temps-là, les musulmans se sont divisés en plusieurs États qui sont des États en réalité laïques. Certains États sont, certains États sont façon euh, Officiels sont des, des états laïques et d'autres états sont des états laïques de façon quoi officieuses ok qui cachent leur laïcité juste par euh, Allah Akbar dans le drapeau bien par ilaha ilallah ou bien par la ilaha illallah, ou bien par, euh, par des rituels comme ça comme réciter sourate al fatiha au début du discours ou autre chose mais après ça c'est quoi c'est de la laïcité qui est imposée c'est quoi la laïcité c'est le fait d'enlever la religion du domaine quoi politique, du domaine public, le, le, le moment où on dit la religion, comme on l'a dit, soit elle n'existe pas dans la politique, ou bien elle existe, mais quoi Comme un partenaire. Tu veux ouvrir un parti politique, l'appeler, dans certains pays on va te dire, il n'y a pas d'islam dans la politique. Dans d'autres pays on va te dire, tu veux ouvrir un parti politique, l'appeler les frères musulmans, les sœurs musulmanes, les pères musulmans, comme tu veux. Ouvre un parti politique, mais quoi va prendre quelques votes, vient t'exprimer, parler, dire comme tu veux. Tu veux dire ayet, tu veux répéter hadith, et ainsi de suite. Mais au final, c'est ton opinion. Vous comprenez Alors, ça c'est une autre forme de laïcité. Ça ne change rien à la à la donne. Ça ne change rien à la donne qui est le fait que le hukm d'Allah Azza n'existe pas. Selon vous, de façon maintenant logique et rationnelle, si quelqu'un va s'exprimer pour dire « Ah, ça c'est pas bien, c'est pas normal. » Est-ce que c'est pas le tawhid d'Allah azza wa jalla Allah azza wa jalla nous a demandé que non non non c'est euh, c'est charia d'Allah azza wa jalla ça fait partie de des fondements de, de din Est-ce que ça ça va gêner des gens ou non Logiquement comme ça Est-ce que ça va gêner beaucoup ou ça va gêner gêner un peu Beaucoup beaucoup OK ça c'est c'est remettre en question le système de de son fondement du du tout début Vous Comprenez remettre en question le fondement même sur lequel sont fondaient des états entiers de dire wrong thing alors c'est tout à fait normal tout à fait attendu c'est complètement logique qu'il va avoir un contre-discours qui va être quoi poussé financé par beaucoup d'argent par beaucoup de moyens Ce qui inclut dans ces moyens-là des gens avec des barbes et avec des turbans et qui montent sur le minbar et ainsi de suite. Ce qui mène à créer la confusion. Vous comprenez Alors, c'est pour ça qu'on a couvert ça dans notre séminaire qui est « Les héritiers des prophètes ». Comme l'un des plus ancêtres, il a dit, je pense que c'était Ali, il a dit quoi Que la science, la vraie science, c'est quoi C'est un point, c'est simple, c'est clair. Religion dans la Azhdar est claire, mais quoi Qu'est-ce que C'est quoi qui crée la confusion L'apport de Eljehel, de l'ignorant, soit celui qui est ignorant, bien menteur, un charlatan, autre chose. Qu'est-ce que ça, ça fait Ça ajoute charisme, parasite. Ça nous ajoute des choses comme ça, et là, ça devient la religion. Tu beaucoup de choses à à discuter beaucoup de choses à comprendre et là les gens vont être confus c'est clair alors parfois c'est pour ça j'ai dit je ne vais pas entrer dans les détails bien sûr de la politique ou autre chose c'est pas notre sujet dans dans cette série mais c'est une brève introduction ici pour comprendre déjà que attention en parlant de cette question de nos jours il faut être intelligent il faut être intelligent ok et sage et savoir qu'il y a un contre discours quand on essaie d'intégrer des hadid -Din et que les porteurs de ce contre discours là ça va être des gens qui parlent avec des ayats et qui parlent avec des hadiths et ainsi de suite et il faut être assez intelligent pour déjà dès le début commencer à enlever des choses qui ne qui ne se tiennent pas à les écarter ici du débat pour se concentrer sur l'essentiel qui est fahmu muradillah azza wa jall comprendre ce que Allah subhanahu wa ta'ala il veut il veut de nous alors دون ايه دو سوره المائده الله عز وجل il répète cette phrase là ومن لم يحكم بما انزل الله ceux qui ne jugent pas parce que Allah عز وجل il a révélé c'est répété trois fois cette phrase là فاولئك هم alors ils sont les dans une aya الكافرون dans une aya الظالمون unjust dans une aya quoi الفاسقون donc on a le kafir fa ulai kahum ul ula vient de al dhulm c'est l'injustice c'est ana fa ulai ul Fasiq", vient de al c'est quoi c'est la désobéissance OK alors il va avoir un débat sur cette question là comme on en en train de parler ici de al hukm de c'est le fait de prendre comme référence pour chercher al -hukme" de ce fait juste pour votre connaissance OK dans plusieurs contextes le simple fait si un, je, je vous défie d'aller trouver combien de fois est-ce que dans des pays arabes je vous défie d'aller trouver d'aller même faire une recherche comme ça d'aller chercher sur internet les enregistrements des bas, des serments comme ça et faire une étude universitaire OK une étude statistique je vous défie de trouver combien de fois ce que un cheikh oserait juste réciter cette ayah du livre d'Allah azza wa jalla waman lam yahkum bima anzala Allah Azzawajal. que ceux qui ne gagnent pas parce que Allah azza wa jalla l'a révélé subhanahu wa ta'ala fa ulai kahum alkafirun ilsa li kafirun cette ayah -là, une ayah que vous allez rarement écouter ne sera que si c'est pour euh, dans Pourquoi? Parce que direct, si quelqu'un la cite comme Istidlal », ça va mettre les les phares, les lumières sur cette personne. -là. Alors que il n'a rien fait de mal que de quoi? Tout ce qu'il a fait, c'est réciter du quran, même sans même faire un commentaire, même sans faire de tafsir ni dire ce que Ibn Kathir il a dit ou autre chose. Le simple fait de la réciter. Vous comprenez? C'est quelque chose de controversé, comme on dit, c'est sensible. Alors, certains, ils ont dit, certains ulama, ils ont dit que ça, c'est « falafat ou Ça, c'est trois traits que Azza wa il a accordé à la même personne. Vous comprenez Celui qui ne juge pas par le jugement d'Allah Azza wa il est kafir et il est zalim et il est quoi Faisiq. D'autres ulama, ils disent « Non, non, ça, c'est trois, trois attributs collés dépendamment de la situation ». Celui qui ne juge pas par le jugement d'Allah Azzawajal, par le hukm d'Allah Azzawajal, il peut être parfois kafir, il peut être parfois quoi Zalim, injuste, il peut être parfois quoi Faisa. Donnons ici un bref résumé de ces quatre figures. Encore une fois, un sujet très grand, on ne peut pas le couvrir dans une partie d'une séance. Impossible. Et on n'a pas le temps aussi de faire tout un tout un tout un séminaire juste ou bien tout une science juste sur ça mais je vais vous donner dans de façon très brève ce qui est très clair ce qui va éclairer les choses les ulamas, ils disent إذا اعتقد جواز الحكم بغير ما الله celui qui qui croit que celui qui juge par autre que le jugement dans la en croyant que j'ai le droit de juger par autre que le jugement dans la c'est quoi son hukm selon vous Khafir, Kalkofo, Akbar, majeur, ok Si par exemple un dirigeant, il va dire, comme c'est le cas dans plusieurs pays, entre guillemets musulmans, si un dirigeant il va dire « l'État va produire les vins, on va exporter les vins et on va même quoi Ouvrir des magasins pour la consommation de vin, on va légaliser la consommation de vins, ainsi de suite ». On sait que les gens sont conservateurs, on va pas faire ça dans les villages et dans, mais on va les faire dans les grandes villes et dans les lieux touristiques et ainsi de suite. Si on va lui dire pourquoi est-ce que tu as fait ça, c'est interdit dans le Din, il va te dire I am the boss. Je suis le gouverneur, je fais ce que je veux. C'est quoi son rhume ici Kafir Kufar Akbar. Vous comprenez Kufar Akbar. Mes créances, ça c'est Kufar Akbar. Pourquoi encore une fois Il s'est désigné comme partenaire avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il s'est donné des pouvoirs absolus. Et de ce fait, il est sorti de la restriction de Al-Aboudiya, d'être un abd d'Allah azzawajal, serviteur d'Allah azzawajal. Être un abd d'Allah azzawajal, ça veut dire quoi Avoir des des limites imposées par la révélation, par le wahy. Al-rabbu rabbun wal-abdu abdun. Allah, il est Arab, le Seigneur, et moi je suis quoi Arab, le serviteur. Donc ça, c'est le premier cas de figure. Deuxième cas de figure. إِذَا اَعْتَقَدَ اَنَّ حُكْمَ غَيْرَ اللَّهِ مِثْ لَحُكْمَ اللَّهِ Si quelqu'un, il croit que le choukme, que mon choukme à moi, que le choukme des êtres humains, du Parlement, autre chose, c'est aussi bon que le choukme d'Allah Azza wa Jat. Pire encore, s'il croit que c'est meilleur que le hukm d'Allah Azzaud. Dans les deux cas. Que c'est la même chose, ou quoi? Meilleur. Ça, c'est quoi son hukm? Kufr akbar. shirk akbar et kufr pour être, pour utiliser ici dans l'expression dans sourate Al-Ma'idah, c'est kufr akbar. OK? Si quelqu'un il dit la fornication, -zina, on va la permettre À partir de maintenant, c'est licite. T'as plus le droit de dire à quelqu'un pourquoi est ce que tu as fait à Zina. Wa la kinn Allahu Oui, mais tu sais quoi Les temps ont changé. Il faut promouvoir la liberté. Les gens sont libres de voir ce qu'ils veulent. Tu ne peux pas imposer des restrictions aux gens. Tu te prends pour qui Respecte les autres. Respecte la volonté des autres. C'est quoi Qu'est-ce que cela implique Ça implique que Dîn, il n'a pas quoi Il a fait du mal aux autres. Il n'a pas respecté la liberté des autres. Ok Il a mis des restrictions injustes. Alors, le fait de croire qu'une autre loi, qu'un autre hukm est aussi juste que le hukm d'Allah Azza wa Jal ou plus juste, alors ça c'est quoi Kufrun akbar. Ces deux points en général font quasiment l'unanimité, ok, entre ceux qui maniān ilm, entre les personnes qui parlent, parce que c'est assez évident. Le troisième cas qui est moins évident, qui est le plus, bien sûr, qui est ce, qui est le, comment on peut dire ça, le, le cover à travers lequel les munafikin ils se cachent, c'est quoi C'est que mais qui t'a dit, qui t'a dit que moi je préfère mon hukm au hukm d'Allah azawajjal Qui t'a dit Le dirigeant, il n'a jamais dit ça. Lui, il dit que, que lui, il est musulman, qu'il est Abdallah Azza wa Et il t'a pas dit que c'est l'islam qui dit de faire ça. Il t'a pas dit que l'islam, c'est moins bon que ça. Comprenez Il est autant musulman que toi. Pourquoi est-ce qu'il l'a fait Allahu A'lam. On ne sait pas. Et la dépression de l'étranger, tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans le monde, tu ne sais pas les, deux, les, les dessous de la, de la politique, des coulisses et ainsi de suite, toi tu comprends pas, ok Ça c'est l'argument souvent utilisé, ce que vous, vous ne comprenez pas. Eux, ils savent, nous on ne peut pas comprendre ce genre de choses, il y a des choses, c'est compliqué, c'est compliqué, compliqué la politique, c'est compliqué. Okay si c'était aussi simple que de me dire c'est compliqué la politique, pourquoi est-ce qu'Allah a révélé le wahy Allah a révélé le wahy pour justement trancher sur les choses qui sont compliqué qu'on peut toujours avoir tout le monde peut avoir recours à ce genre de choses qui sont quoi Les coulisses, tu sais pas toi ce qui se passe dans les coulisses vous comprenez Tu sais pas, c'est des choses qui te dépassent là, des choses qui sont claires dans le din, il n'y a rien qui dépasse même le bédouin qui est dans le désert, il comprend tout parce que c'est le hukm d'Allah Azzaud c'est la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala alors les ulama ils disent si dès que le gouverneur un hakim il va imposer une loi Et il va l'imposer, ça veut dire il lui donner un caractère quoi, un caractère contraignant. Rām général. On va voir tout à l'heure ça la différent de un gouverneur parce que quelqu'un peut aller dans le chaos et d'aller à l'autre extrême. Est-ce que ça nous arrive à tous de de faire un hukm par autre que le hukm d'Allah? Ça peut nous arriver à tous de ju, ju, juger par autre que le hukm d'Allah dans notre vie. Est-ce que ça pourrait nous arriver à tous Tu as deux enfants. Tu as deux enfants. L'un qui est ton préféré, parce que depuis qu'il était jeune, il a toujours été à tes côtés. L'autre que tu l'aimes, parce que c'est ton fils, tu l'aimes quand même. Tu l'aimes moins que le premier. Pourquoi Parce qu'il est têtu, il a fait beaucoup de problèmes, ainsi de suite. Il t'a attiré beaucoup de problèmes. Lorsqu'il grandit un peu, tu as décidé l'un tu vas l'aider pour se marier et ouvrir son petit commerce parce que c'est ton préféré et l'autre tu veux pas l'aider de la même façon est-ce que ça c'est juste selon le hukm d'Allah c'est interdit c'est haram right? mais là est-ce que tu viens de juger par le jugement d'Allah, par le hukm d'Allah non, est-ce qu'on dit de toi que tu es kafir non Vous comprenez donc encore une fois il y a une limite quelque part donc la limite c'est quoi Un gouverneur qui fait un hukm autre que le hukm d'Allah Azzawajal. Et qui lui donne un caractère imposant, contraignant. Vous devez m'obéir dans ça. Vous devez quoi M'obéir. Pourquoi est-ce qu'on doit obéir Parce que je suis le boss. C'est quoi son hukm lui Kufr akbar. Vous comprenez parce que je suis le boss mais je suis encore musulman. Non. Tu peux pas être un partenaire avec Allah Azza wa et être musulman comme même. Tu peux pas dire ana ma' Allah, je suis partenaire d'Allah mais je suis musulman parce que je me prosterne devant Allah Azza wa C'est quoi? Naqiduhu, tu es en train de de dire oui tu as dit que je suis musulman, tu es musulman. Après ça, qu'est-ce que tu as fait? Quelque chose qui a rompu ton islam, ça a détruit ton islam min aslihi. Donc les ulémas, ils parlent de cette question-là. Ce paramètre-là, il est très important. Paramètre du caractère quoi Général et contraignant. C'est une loi générale et une loi quoi Contraignante. Qu'est-ce que ça veut dire contraignant Ça veut dire on va la défendre avec la force, la coercition. Gare à toi, si tu ne fais pas ça, eh bien on va utiliser toutes les ressources disponibles pour quoi Te punir et pour te forcer à faire le contraire et ainsi de suite. Alors, Parfois, bien sûr, parfois, ça peut arriver comme c'est arrivé à travers l'histoire. Parce qu'il y a des gens qui ramènent la chouba de certains événements historiques qui disent « Ah, tu sais, tel sultan il a fait en, en, en 700, je ne sais pas quoi. Tel prince il a fait en 800, je ne sais pas quoi. » Et il a fait « Naam ». Mais souvent, différence entre celui qui fait, qui essaie de c'est un hukm, une loi, contraire au hukm d'Allah, qu'il essaie quoi, de véhiculer avec quoi un ijtihad très faible avec des hadiths, avec, avec, avec. Ça, c'est quoi C'est quoi son chokm, lui hmm? Il n'est pas kafir, mais il se rapproche ici, il rentre dans le nifère. On peut ressentir un certain nifère, une certaine mauvaise intention, ok Mais quand même, il couvre ça, il couvre avec des hadiths, avec des ayats. Mais celui qui me dit, zina, c'est halal. Celui qui dit, la polygamie, c'est interdit, interdit. Il va couvrir ça avec quoi C'est quoi son argument, de nos jours Est-ce qu'il amène des ayats Il amène des hadiths Non, peut-être parfois il va envoyer certains de ces... Euh... Je ne vais pas utiliser le mot, mais comme ça les envoyer dans les médias et ainsi de suite. Pour faire les shabuhats des soi-disant penseurs et professeurs. Mais lui, en tant que hakim, en tant que gouverneur, il ne sent même pas le besoin de venir se justifier avec quoi de, euh, de Abu Hanifa ou un faible, une faible opinion de l'Aouzer ou je ne sais pas quoi. OK Il va te dire... C'est le temps dans lequel on vit. Le temps a changé. Adapte-toi, monsieur l'arriéré. Monsieur l'obscurantiste. C'est clair C'est comme ça qu'on va te le présenter. Et ça, c'est Kufrun Akbar. Surtout, comme on a dit, lorsque ça dépasse, comme c'est le cas habituellement, ça dépasse C'est pas une loi, c'est pas une chose. On va dire, ok, c'est une chose, Shubha, on va voir, on va voir comment ça va se développer. Non, c'est une et deux et trois et quatre. Après ça, ça devient quoi Ça devient une partie majeure de la vie qui est contraire au hukm d'Allah Azza wa Et ça devient le hukm d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est étrange, qui est bizarre, qui est même quoi Rejeté, qui est réprimandé. Et ça s'étale sur le temps, ça devient un système. Ses dirigeants, après ça son fils qui vient après lui et son fils, et ça devient ministre après un ministre, un parlement après un parlement, ça se perpétue. Alors ça c'est très évident, super évident que ça c'est quoi Kofrun Akbar, Akbar. Encore une fois, comme j'ai dit, comme on l a mentionné déjà auparavant dans cette série-là, c'est important de. C'est pas pour défendre certains ou parce que je les aime ou autre chose non non. C'est pas juste pour qu'on soit méthodique, Charles. Que lorsqu'on parle de ça, on est en train de parler de quoi de de du principe. Ok, pas des personnes. Les personnes, on a parfois besoin de certains autres certains autres certains autres principes. Ok, comme on l'a dit, Charles, une autre fois dans un autre un autre séminaire sur la question de l'Iman, c'est quoi le sens de l'Iman et c'est quoi euh, les choses qui abolissent l'Iman et ainsi de suite est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant oui la différence entre le premier et le troisième le premier celui qui croit qu'on peut légiférer par autre que le حكم d'Allah si quelqu'un exprime cette croyance c'est clair Le troisième, c'est problématique. Pourquoi C'est, il n'exprime pas cette croyance. Combien de, est-ce que combien de de, de, de dirigeants arabes ou pas arabes, asiatiques ou autre chose dans le monde musulman, en quelque sorte, entre, encore une fois entre guillemets musulman, combien de, de fois est-ce que vous avez entendu un dirigeant venir pour vous parler de ces ayats-là, pour <rire> pour dire, pour justifier comment, pourquoi est-ce que lui l'applique pas à cela Combien de fois vous avez entendu parler de ça Ils ne le font jamais, comme, parce qu'ils sont smarts. Ils ne le font jamais. Pour, justement, ouvrir cette porte à nous laisser penser. Mais peut-être ils ont une excuse. Alors là, ils vont envoyer leurs outils. C'est qui leurs outils C'est langue barbe, comme ça, qui vient de sortir d'un entraînement bien spécial, fait pendant un an, deux ans, apprend quelques ayats, comme ça, quelques quelques dalils, quelques hadiths par cœur. Un turban et il monte sur le minbar et il est en train de te dire quoi. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dans le cœur du dirigeant. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Lui, on l'a vu à Ramadan dernier, il a fait salat dans le masjid. On l'a vu. On l'a vu. Il était dans le premier rang. On l'a vu en train de faire salat. Qui t'a dit que lui il préfère son hukm, hukm d'Allah Azza wa عزوج؟ Personne ne me l'a dit. Qu'est-ce qui qui me l'a dit? C'est ses actions. Ses actions c'est quoi? C'est pas Parfois, elle fait le ablaou Parfois, l'accent elle est plus évidente que quoi La parole. La parole. Si quelqu'un te maltraite, quelqu'un te maltraite sans dire rien du tout. Parfois, c'est mieux que quelqu'un te dise je te déteste, je t'aime pas, je te déteste, que quelqu'un qui ne dit rien du tout, mais de façon froide comme ça qu'il te maltraite à répétition une fois après une autre. Ça montre quoi Que lui, il... croit que tu ne vaux rien, que tu es inférieur, qu'il a eu une grande... Donc, parfois, « Al-fa'ilu abla roumina »« Al-qawl » Parfois, ce que tes actions disent sur toi, c'est plus évident que ce que tes paroles même vont, vont exprimer. Alors, dès que quelqu'un va prendre une loi, des règlements, et ça devient des lois, ça devient systématique, c'est pas comme on a dit, « Une fois, deux fois »« Na'am, une fois, deux fois » On peut ici ouvrir une certaine shubha, ok, qui pour les ulama, ça va devenir une shubha ou bien parfois d'alil ou nefakin qu'on va nous amilou, on va le traiter comme les munafikin dans le temps du prophète sallallahu wasallam. Pourquoi Parce que une loi contraire à la loi d'allah azawajalla, deux lois, trois lois de temps à autre, et il va essayer de justifier cela. Ne serait-ce que par de façon tellement faible. Mais il va dire il y a le hadith, il y a et il y a, mais c'est pas quoi systématique. Mais lorsque quelqu'un fait cela de façon systématique, c'est le système qui est fait comme ça. Et de deux, qui a un caractère quoi Imposant, contraignant, en d'autres termes, si tu obéis à la loi d'Allah Azzawajal, toi, sur certaines questions, on va te punir. Qu'est-ce que cela te dit Sur ses croyances à cette personne-là. Soit qu'il croit que la loi d'Allah Azzawajal n'est pas bonne, elle est inférieure à une autre loi Ou qu'il croit tout simplement que lui il est arabe, Ar il est le Seigneur, il fait ce qu'il veut. Comprenez? Il fait ce qu'il veut. Comme c'est super évident encore une fois pour n'importe quelle personne qui a eu affaire encore une fois, je ne veux pas entrer dans les dans les détails de dans de la réalité, mais quiconque a déjà eu affaire un peu avec le domaine officiel, domaine de sécurité, domaine politique, et ainsi de suite. Dans les pays arabes, connaissant ça, c'est super évident. Ok, ça c'est ça c'est la routine dans les euh, dans les dans les commissariats de police ou autre chose. Ou quelqu'un avec un peu de puissance, il va te dire quoi dès que tu dès que tu invoques l'Arab, il va te dire un Arab, c'est moi le Seigneur. Il va te le dire comme ça de façon ouverte. Donc ça c'est quoi C'est un signe d'une de toute une culture ici. Arab, c'est quoi C'est une chaîne de Seigneur. C'est le petit Arab et sur lui. Sur lui, au-dessus de lui, il y a quelqu'un d'autre qui se croit être son rab à lui, parce que lui, il a aussi son propre rab, son propre seigneur, et ainsi de suite. C'est une culture, la structure, elle est faite comme ça. Et au-dessus, il y a quelqu'un qui croit que lui, il n'est pas seulement un roi ou un président ou autre chose, qu'il est vraiment le boss de cette terre, qu'il peut faire ce qu'il veut et que personne ne peut lui dire non. Vraiment Oui, Les lois qui contredisent la personne elle ne dit pas considère mais Elle ne croit pas qu'elle a le droit de juger par autre qu'elle, fait des lois qui ne sont pas contraignantes. On peut pas imaginer des lois qui ne sont pas contraignantes, sauf si ça vient de quelqu'un qui n'est pas une Non. Voilà la permission ici, elle est contraignante. Pourquoi est-ce qu'elle est contraignante Parce qu'elle limite ton habileté à faire inkarul munkar. Ça veut dire si toi tu viens pour bannir le munkar, pour réprimander quelqu'un qui a fait le munkar, lui a le droit de demander l'aide et la protection de quoi De l'autorité qui va venir te punir toi, parce que tu n'as pas respecté sa liberté. Tu comprends Non. donc ça c'est la même chose. C'est le monde car le haram qui est évident. On parle pas des questions encore une fois de Shi'ah. Parle du haram qui est évident, qui est protégé par la force. C'est la même chose. Ça revient à la même chose avant. Mais, mais surtout, excuse-moi, surtout. Pourquoi est-ce que les ulama ils ont amené ce point-là? Surtout parce que, comme on a dit, cette cette vague-là de hukm mm. bi elle est venue avec la laïcisation bien sûr des sociétés modernes. Donc on On n'a jamais vu que c'est même pas dans le système traditionnel. Donc le système traditionnel est même différent des, du système quoi moderne, parce que le système traditionnel à travers l'histoire, dans la partie majeure des terres de l'islam, c'est quoi C'est des tribus. C'est un système qui est assez quoi décentralisé. Même le calife il ne il ne dirige pas toutes chose Ok C'est pas tous les moindres détails qui sont dirigés. De nos jours, on le voit les sociétés modernes les états modernes comment est-ce qu'ils sont faits surtout de nos jours avec la technologie ainsi de suite ça va de plus en plus vers ce point-là qui est quoi de la science-fiction qui est quoi une autorité centrale qui contrôle tout surtout avec l'information tout doit être enregistré vous comprenez dans le temps dans le temps traditionnellement même le khalife ou le sultan ou autre chose si dans notre village on est 50 Et que l'un de nous va dire, euh, je vais ouvrir moi une, entre guillemets, compagnie d'assurance halal, coopérative. Entre nous les frères. Personne ne va venir, quoi? Se mêler de ça. C'est votre affaire du village, faites ce que vous voulez. Mais de nos jours, c'est différent. Même dans ces pays-là, qu'on appelle du tiers-monde, va avoir tout de suite une autorité qui va intervenir, qui va dire quoi? Est ce que tu as enregistré ton entreprise, ton association, est-ce que tu as fait tes rapports, ok, est-ce que tu as déclaré telle chose, est-ce que tu as respecté telle règle, ainsi de suite, et pire que ça, bien sûr, il y a tout le domaine maintenant de euh, comment dire ça, le euh, comment ils appellent les les pots de vin comme dans certains pays, il y a il y a quelqu'un qui est le représentant officieux du gouvernement, tu dois aller lui demander l'autorisation, ok, donc il y a tout un système, tout un système. Et Ce système là, quoi, qu'est-ce qu'il est en train de faire, il impose par la force, par la répression, il t'impose de ne pas obéir à Allah Azza Jal et aussi de lui obéir à lui. Au point de doucement, doucement, doucement, comme on le voit aujourd'hui, ce n'est pas seulement en Occident, c'est à travers le monde, au point où il va rentrer chez toi à la maison, à l'intérieur de ta propre maison et il va diriger quoi Ta propre famille. Il va t'imposer des choses contraires à la religion d'Allah Azza Jal. Dans ta propre famille, dans ta propre maison. Qui douterait que ça, c'est pas « Koufurun Akbar » Moindre que ça, bien sûr, comme on a dit, on n'a pas le temps d'aller dans tous les détails, mais de façon très brève, moindre que, que ça, « Hukm bi ghayri ma anzala Allah »« Jugé par autre que le d'Allah Peut être fiskun, peut être dhulmun » Zulman c'est de l'injustice donc ici c'est Zulman Asra ça n'a pas atteint le niveau de shirk akbar ou bien de kofur akbar comme les ulama ils donnent on va seulement donner des exemples brièvement Inch'Allah parce qu'encore une fois c'est pas ce qui existe de nos jours c'est ce qui existait dans le temps de nos jours c'est une autre forme que nous avons est-ce qu'il y a eu déjà des juges injustes à travers l'histoire oui des juges des Qudat à travers l'histoire de l'islam plein Les livres d'histoire sont pleins d'histoires comme ça, ok, même des ulama qui ont été traités injustement, zoulimo ainsi de suite. Mais ça, on rappelle quoi Il n'a pas jugé par le, il n'a pas jugé par le d'Allah waqiati dans une quoi Dans un cas bien particulier. Un cas bien particulier. Voilà. Mettons, si je suis le juge injuste, vous êtes deux voisins, vous avez des problèmes, vous êtes venus pour me voir on se connaît, moi et toi. On a des liens de famille un peu éloignés, ainsi de suite, ou on a des quoi des, des intérêts communs. Lui, je le connais pas. Au pire encore, je l'aime pas. J'ai déjà eu des problèmes avec lui. Alors, moi, en tant que qadi, je vais pas faire une loi bien particulière ok, à imposer à tout le monde à cause de ce cas. Non. Je vais essayer quoi Soit de détourner la loi d'Allah ou de l'hukm d'Allah subhanahu wa ta'ala par un ishtihad ou autre. ok, Ou je vais faire en sorte que Lui va être mal représenté. Lorsque lui, il parle. Je lui parler avec une voix qui est haute. Ok Je vais dire, ok, j'ai bien compris, je vais pas le laisser s'exprimer, ainsi suite. Toi, je te laisse t'exprimer plus. Toi, je te pose certaines questions légères. Lui, je lui pose des questions qui sont lourdes. De sorte à te favoriser toi. Pourquoi Bien présenter mon cas que c'est toi qui as droit. Alors qu'en réalité, c'est lui. Je sais que c'est lui qui a droit c'est quoi comment on appelle ça c'est de l'injustice on est d'accord mais qui n'atteint pas le niveau de kufr akbar c'est grave c'est pas que c'est pas grave mais ça n'a pas atteint le niveau de dholmon akbar c'est clair ou bien ça peut être ici el fisq ça peut être fisqon Donc, fric, c'est quoi C'est la désobéissance d'Allah subhanahu wa taala dans un jugement d'Allah Ici, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui va, qui va, comment on peut dire ça là, qui va, qui va inclure de l'injustice entre vous. Ça peut être relié à une personne. Quand on parle encore une fois par par richouac, qui est, euh, c'est quoi le mot Toujours, je l'oublie le mot subhanallah. Parce qu'en anglais, c'est bribery, bri, mais en français, nous sorte ce truc de pot de vin dakiliya notre mosia عفوا corruption il y a notre mosia allah hala kulli hal ar-rushwa akid ok donc, si quelqu'un va lui donner encore une fois un montant pourquoi je vous donne un exemple quelqu'un qui a commis quelque chose qui amène hadd dans la religion d'allah azza wa jall punition comme la fornication comme az ok allah men allah chez le qadi c'est le juge Ça, des choses comme ça se sont déroulées à travers les, les, les quoi, l'histoire le, de l'islam. Mais là, le kadi mal intentionné il va pas dire non, non, non, non, non, ce hukm là ne s'applique plus de nos temps. Ce hukm là, c'est un hukm qui est barbare. Ça ne respecte pas les libertés individuelles. Non. Qu'est-ce qu'il va dire Il va dire oui, hukm d'Allah azawajel, je connais la loi d'Allah wa taala, ainsi de suite. Mais c'est le fils de quelqu'un qui est très riche. Et de ce fait, son père, il va me mettre un menton sous la table. Et moi, en tant que juste, qu'est-ce que je vais faire Et dire soit, viens, on va t'interroger, on va le prendre comme ça, après ça je vais dire aux gens, on l'a interrogé, il y a un shubha ici, et le prophète Sa'asmi, dit quoi Que lorsqu'il y a un shubha, on n'applique pas le hadd. Son cas, c'est n'est pas très évident. Je pense qu'il était ivre lorsqu'il a fait cela. Ainsi de suite, ok Je vais prendre des... Je vais, je vais voir dans les conditions de Shara, je vais voir certaines conditions que je peux prétendre qu'elles ne s'appliquent pas. Vous comprenez Ou, vous ne savez pas lui c'est le fils de qui. Si on va lui appliquer le Hadd, on va avoir des problèmes, et toute une révolution, et je ne sais pas quoi, et des fitins dans, dans notre société, ainsi de suite. Lui, on n'a pas de choix que de le laisser. C'est Allah Azza wa qui va le punir. Vous comprenez arapels aqwa fisq fa ulai kahum al fasiqun ça, ça c'est un fisq c'est la désobéissance d'Allah azza du domaine des péchés péchés majeurs qu'en plus de votre ça veut dire lorsqu'on lorsqu'on désobéit lorsqu à pourquoi pour des passions pour de l'argent pour itiba' lil hawa ce que c'est clair Vous voyez la différence déjà la distinction la plus importante ici à faire c'est entre quoi ne pas régner par le hokm d'Allah azza fi waqi'ati 'ayn dans un cas bien précis et entre quoi ne pas juger par le hokm d'Allah azza de façon généralisée et pire encore d'imposer ce qui est contraire au hokm d'Allah subhanahu wa ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala illi dal Qur'an Karim, chah notre 10 minutes, on va s'arrêter. Alam tara ilal ladina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wama unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila at-taghut waqad umiru an yakfura bih wa yuridu ash-shaytan an yudilla vois pas ceux qui prétendent yaz'umuna annahum amanu, On t'a révélé et on a révélé à ceux qui étaient avant toi. Lorsque Allah azawajalla nous parle de ceux qui prétendent, qu'est-ce que vous comprenez de cela Ils prétendent. S'ils prétendent, ça veut dire ils sont hypocrites. يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموه. Ils veulent y prendre comme référence de « Hukm » ici, qui tarut. Tarut, tarut, est la « Tarout ».« ou Tarout »,« Tarout », rappelez-vous, c'est tout celui qui dépasse sa limite. Ça veut dire « Tarout » ici, c'est celui qui c'est donné le droit de légiférer, par exemple, avec Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, il dit « Subhanahu wa ta'ala »« Wa qad umiru ayakfuru bih » Alors, quand on leur a demandé de faire le coffre du « Tarout », de renier le « Tarout », pas de ne croire au « Tarout », mais de quoi Le rejeter. C'est ce qu'Allah Azza wa Jai demande de faire. » وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَيُضِ اللَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا и الشَّيْطَانُ يَوَتْ لِزِغَرِ Un grand égarement du chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala Donc, ça c'est dans Sourate Nisa c'est 65 et en passant dans Sourate Nisa il y a beaucoup d'Ayats dans, dans ce domaine <coughs> Allah Azza wa Jal dit aussi dans Sourate Al-Ma'idah فحكم الجاهليه يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون veulent suivre le حكم de quoi de al-jahiliya rappelez-vous al-jahiliya Al c'est quoi c'est quoi jahiliya l'époque avant islam et tout ce qui n'est pas l'islam واضح donc tout ce c'est pas seulement dans le temps de quraish jahiliya jusqu'à la fin des temps comme les hadiths le prouvet ainsi de suite tout ce qui n'est pas islam c'est le jahiliyya alors Allah Azza wa Jal dit cherche-t-il le hokm de la jahiliyya est-ce qu'il y a meilleur que le hokm d'Allah Azza wa pour ceux qui en lui yakit la certitude il n'y a pas meilleur que le hokm d'Allah et ça encore une fois ça démontre pourquoi est-ce que ne pas accepter le hokm d'Allah Azza wa pourquoi est-ce que c'est kofr parce que C'est complètement illogique de venir me tenir un double discours. Me dire d'un côté, Allah Azza wa il est Rabbul Alameen. Tu sais, Allah Azza wa il a fait les meilleures créatures. Regarde le ciel qu'Allah Azza wa il a créé. Regarde, tu sais, la NASA, qu'est-ce qu'elle a dit à propos des astres et à propos des étoiles Tu sais, qu'est-ce que les médecins, qu'est-ce que les recherches scientifiques à l'université de Harvard, elles ont découvert Regarde, « هذا خلق الله, Allah Azza wa il est عظيم ». Est-ce que vous entendez ça souvent, des gens qui parlent comme ça hmm Oui, la même personne, juste quelques minutes à peine plus tard. Hukm, <rire> Allah a dit de faire ça dans le Coran. Oui, mais tu sais, ça c'est vraiment atroce comme hukm. <rire> ça, ça va pas marcher de nos jours. Tu sais, les gens vont pas être d'accord si on fait ça. Tu sais les problèmes que ça, ça va attirer. Mais je pense qu'il y a une autre façon qui serait plus. Il faut être plus diplomatique dans la din. Tu sais. Il ne faut pas prendre la din comme ça, Il faut pas être strict, rigide temps changé temps de la so cela ne c'est pas comme aujourd'hui ainsi de suite cette personne là elle souffre de quoi complexe d'infériorité taillé Hein l'hypocrisie nière mais même d'un point de vue psychologique si si on approche un psychologue plusieurs personnalités ok plusieurs croyances qui sont en Nos positions, ce qui est cognitif ici, c'est pas, c'est pas homogène. Regardez, et ça c'est un problème. Ça c'est un problème. C'est pour ça que ça démontre qu'il y a un problème dans la croyance et l'attachement à Allah subhanahu wa taala et le tawhid d'Allah subhanahu wa taala. Le prophète sallalahou alayhi wa sallam mentionné dans un hadith ce hadith là il fait il y a divergence à propos de son authenticité certains ulama disent il est authentique d'autres ils disent qu'il est faible mais le sens du hadith il est certainement certainement vrai confirmé par des ayats et ainsi de suite mais la façon dans laquelle c'est formulé dans ce hadith est très intéressant il dit le prophète sallalahou alayhi wa sallam la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawa'uhu tab'an bihi que nul parmi vous ne va être un vrai croyant jusqu'à ce que son hawa, ses patients vont faire quoi Vont suivre ma voie. Est-ce qu'on peut enlever les passions d'une personne Est-ce qu'on peut faire une opération comme ça pour enlever le hawa d'une personne On peut jamais enlever le hawa d'un être humain. Mais c'est quoi qu'Allah veut de nous C'est que notre hawa, qu'il suive les pas du prophète. Sallallahu si ton hawa, il est derrière les pas Il est derrière le chemin de l'Quran et de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam ton hawa est tout à fait normal humain régulier et bienvenue à ton hawa mais si ton hawa il sort du chemin d'Allah de son prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est là que le hawa il devient problématique et bien sûr le pire hawa c'est lorsque quelqu'un désigne de se bien décide de se référer de se référer à autre que le hukm d'Allah subhanahu wa ta'ala اودى القران الكريم في سوره النساء الله عز وجل ال دي فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما نوب الله ils vont pas être des croyants de vrais croyants jusqu'à ce qu'ils te prennent comme hakim c'est quoi hakim c'est la reference c'est celui qui fasse le حكم dans leur dispute ça veut dire que le prophète sallalahu doit être quoi le hakem suprême pourquoi parce qu'il est le messager d'allah sallalahu alayhi wa sallam ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَمْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَا Plus que ça, c'est que dans leur cœur, il ne doit pas y avoir de réticence envers le حكم de Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا Et qu'ils se soumettent au حكم du Prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça, c'est à ce moment-là que la personne elle devient un vrai croyant. Il dit مَخْتَرَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِ qu'est-ce que Allah Azza wa Jal il dit à propos de ça qui dit vrai qui dit faux tu as raison ah j'accepte ça c'est Allah Azza wa Jal qui l'a dit j'accepte ça et je me soumets pourquoi je me soumets parce que c'est mais pas parce que ça fait ton affaire non c'est contraire à mon hawa mais c'est le hukm d'Allah subhanahu wa ta'ala c'est ça le sens de l'islam c'est la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala طيب انا سي دو الشعب امام ça c'est un hadith qui est mursal donc un dans lequel il y a une discontinuité mais qui dit que dans le temps du prophète صلى الله il y avait entre l'un des munafiquin et des yehoud il y avait une dispute alors le yehoud il a dit on va aller chez Muhammad pourquoi parce que Muhammad n'accepte pas la rishwa il prend pas la corruption et l'autre le munafiq l'hypocrite il a dit non non on va aller chez voir les Yahoud. pourquoi parce qu'ils prennent Et après ça, ils se sont entendus d'aller à un devin kahin fi juhayna qu'ils vont le prendre comme référence yataha kama ilayhi alors Allah azza wa jall il aurait révélé cette ayah là qu'on vient de réciter au bien la ayah juste avant alam tara ilal ladina yaz'amuna annahum yu'minuna bima unzila ilayka wama unzila min qablik ceux qui prétendent croire en Allah azza wa jall et ce qui a été révélé au prophète sallalahu alayhi wasalam et qui prennent autre que Allah azza wa jall comme référence donc ayah 60 de sourate an-nisa mais comme on l'a mentionné la narration elle est faible il y a un irsal ici mais je l'ai mentionné parce qu'elle est mentionnée dans le livre, c'est important de distinguer ici entre ce qui est ce qui est valide et ce qui est faible et finalement une autre narration, cette narration là elle est extrêmement faible, parce qu'il y a dans ces narrateurs certains des plus faibles narrateurs comme al-Kalbi ainsi que Abu, Abu c'était un narrateur qu'on dit que c'est un menteur. Donc ce hadith là, là aucun poids d'un point de vue mais c'est quoi l'histoire ça dirait que il y a deux gens deux hommes qui s'étaient disputés lors du temps du prophète après ça l'un il a dit on va aller voir le prophète l'autre il a dit non, non on va voir Ka'ab ibn al-Ashraf c'est l'un des dirigeants de l'Yahoud et à la fin ils ont dit ok mais entre les deux le moyen entre les deux on va pas aller chez le prophète on va pas aller chez Le dirigeant de l'Islam, on va aller voir Omar Ibn Khattab, et que lorsqu'ils sont partis chez Omar Ibn Khattab, que Omar radıyallahu ta’ala anhu aurait euh, au fait tué l'un des deux parce qu'il a refusé de revenir au jugement du Prophète sallallahu wa sallam. Mais comme je dit, d'un point de vue ici narration, le hadith n'a aucune valeur. Cette narration n'a aucune valeur euh, parce que fiha min ad ma fiha. Il y a deux narrateurs extrêmement faibles dans cette narration. Est-ce qu'il y a des questions avant de conclure? Donc, on a couvert du contenu lourd aujourd'hui, que ce soit dans le domaine des intentions amalidunya ou bien les questions de al-hukm ici, hukm d'Allah subhanahu wa taala. Comme on voit, c'est important de toujours réviser vos notes, et réviser, réviser, inch'Allah, azza afin que les choses soient bien, bien ancrées et bien, bien comprises. Oui. Le hud, le had, Naam, had c'est les punisseurs les punisseurs dans l'islam toutes les punitions dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam même si, si je me rappelle bien il y a un entre les ulama sur l'authenticité du hadith si je me rappelle OK peut-être je me trompe mais le, la règle en tant que telle, les ulama l'acceptent de façon euh, unanime à ma connaissance idra'ul hudud bi al c'est que les hudud les punitions en islam et eh bien on les on les renverse on les rejette par les shubuhat Shubha, ça veut dire, dès qu'il y a l'un des témoins, par exemple, si on veut appliquer un hadd sur quelqu'un, on veut le punir à cause d'un témoignage, on a deux témoins, ok, shahad, le moment où l'un des deux témoins, il a un petit doute sur un détail important, on va faire quoi On n'applique pas le hadd, comprenez Dès qu'il y a une petite possibilité qu'il y a eu une erreur ici, qu'il y a une shubha, on n'applique pas le hadd, le, had. le qadi, le juge ne va pas appliquer le hadd, na'am. Pour la liberté de certains groupes qui comptent de l'Islam à leur liberté, mais sans faire de loi. par les Hachimahs. Dans ce cas-ci, mais pour leur liberté, dans le sens pour que les lois soient en Saqqara, est-ce qu'elle fait du kufr, pas du kufr De Tashri'a, non. Ça c'est un kufr d'Istihlal, c'est tout celui qui est <t> estahil. <'en> il va promouvoir quelque chose de contraire à la religion d'Allah Azza wa Jal. Et il, la pro, il fait sa promotion en tant que valeur, pas en tant que, encore une fois, « la ou ta'ouïl ». Alors remarquez ici, important pour répondre à ta question, « Barakallahu Fik, différence entre un ou une activiste, comme tu mentionnes, qui fait la promotion de certains gens, okay, qu'ils n'ont pas aucun, aucun respect selon le dîne d'Allah Azza wa Jal. Mais elle va, encore une fois promouvoir leurs droits, la liberté, je ne sais pas quoi, ainsi de suite. Différence entre celui qui le fait, ou qui va expressément dire, moi je suis pas d'accord avec eux, c'est parce que notre religion elle dit. Mais tu sais quoi, pour vivre ensemble tous, en, pour qu'ils respectent aussi nos droits et ainsi de suite. Moi, j'invite tout le monde à les respecter, à les laisser tranquilles, et ainsi de suite. Ok Ça c'est fait, c'est qu'on bien fait, Ça c'est du fisc. C'est pas comme ça qu'on défend les droits de dîner, et ainsi de suite, mais c'est du fisc. Le moment où elle, la personne reconnaît que ça, c'est contraire aux valeurs de l'islam. Mais si la personne, elle va promouvoir cela comme une valeur universelle, absolue, sans faire référence aux vraies valeurs de l'islam, ça c'est kofr, ça c'est estihlal. Non. Si moi je vais dire regardez, il faut il faut respecter les gens qui font zina, qui font la fornication par exemple, ok quelqu'un va dire ça. Quelqu'un va dire faut les laisser tranquilles pour que nous aussi nous laissons faire notre notre système de mariage, notre système de famille qu'ils le respectent, qu'ils nous laissent tranquilles nous aussi, ok on peut être parfois d'accord avec la personne selon, encore une fois et ainsi de suite, ou parfois on va dire ce que tu dis c'est du n'importe quoi c'est pas comme ça qu'on défend l'islam mais si quelqu'un dit non non, non fornication c'est un droit personnel c'est la liberté personnelle toi tu es qui pour être contre ces personnes Allah a les a créés comme ça c'est pas toi le le hakam c'est pas toi qui juge ainsi de suite hada kafir c'est kafir encore une fois euh, sans arriver à l'application sur des personnes particulières ok a mawani et takfir et tout on parle pas de ça mais en théorie selon les principes avec c'est du kufur majeur non oui depuis des années, il n'y a jamais eu de problème. Donc euh, pourquoi pourquoi charger c'est quoi de de jugements. Euh, on a la connaissance ici mais mais c'est pas encore c'est pas encore clair que okay parfois il faut demander, faut demander plus de questions de la personne. Qu qu'est-ce qu que cela veut dire ça s'applique pendant plusieurs années Est-ce que vous parlez d'un gouverneur ou parlez d'une personne normale Juste normale. OK, mais qu'est-ce qu'on veut dire en... La personne, elle veut dire quoi exactement lorsqu'elle dit ça se fait depuis plusieurs années Qu'est-ce que cela veut dire Ça groupe de Ok, je, je comprends, je comprends. Et si, si c'est une question de retard, ok Question de irtilat, ok Ça peut être. Soit des djahil, quelqu'un qui est vraiment ignorant, comme certaines personnes qui sont vraiment nouvelles dans la pratique de Dieu, qui connaissent presque rien. on leur fait la dawa petit à petit. Ou si c'est quelqu'un comme parfois ça arrive, c'est quelqu'un qui connaît assez bien son dîn et qui répète des choses comme ça. C'est quelqu'un qui est fait à ces fiscs, ok Mais on n'est pas dans le domaine du coffre ici parce que les questions qui sont de mixité, c'est pas comme la fornication. On comprend que la fornication, zina, c'est quelque chose de Parmi les choses les plus évidentes dans le din, que c'est interdit. Okay? La mixité, quelqu'un, encore une fois... Même avec des connaissances, il saoui l'Allah ou shaitan, shaitan va dire, et ça va toujours sortir. Mais dans le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait même pas de séparateur entre les hommes et les femmes dans le masjid. Et les femmes, eh bien, elles sortaient dans la guerre et elles travaillaient comme des infirmières et elles marchaient dans les marchés. Et Khadija radiyallahu anha elle faisait le commerce et elle était l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est toujours le même les mêmes discours qui va sortir. Ok Donc, ça peut servir de semblant de justification à ce que la personne, elle fait même si ça ne se tient pas ce n'est pas comme la personne ne peut trouver une façon de justifier la fornication impossible vous comprenez selon les textes de din bien sûr on voit la différence entre les deux c'est bon